One Qibla présente le cœur en action, Madarijus Salikin. Men fala mudilla lah, och man yudlil falahadiyah lah. Wa ashjadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashjadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ya eyyuhalladina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa entum muslimoun. Ama ba'd, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Khaïsa orlislam, bienvenue donc à une nouvelle séance de Madarid al-Salikin, Le Coeur en Action et euh, ce qu'on appelle habituellement le livre les sentiers des itinérants qui s'appelle encore une fois de imam ibn Et on est toujours avec l'analyse et l'étude un peu profonde de diverses actions du cœur selon le livre d'Allah Azza wa Jal et la tradition de notre cher prophète Aujourd'hui Inch'Allah Azza wa Jal on va parler de deux stations peut-être une seule si on a du temps inchallah azawadi on va couvrir celle qui vient juste après parce qu'elle est très brève et elle est reliée à la première inchallah taala et les deux au bref c'est ça nous parle de la crainte d'Allah subhanahu wa taala de la crainte d'Allah azawajel et on va commencer avec la première qui s'appelle manzilatu al-khawf khawf on va se contenter pour l'instant d'appeler ça quand on va parler de la crainte on va voir plus tard inchallah azawajel que c'est un peu plus spécifique lorsqu'on parle des sens en tant que tel. Donc, parlons de Menzelet, de la station de Al-Khawf. Le mot Khawf, c'est un mot très très connu et très fréquent dans la langue arabe. C'est l'un des mots de base, au fait, dans n'importe quelle langue, parce que Al-Khawf fait référence à la peur. Khawf dans la langue arabe, ça signifie quoi? La peur. Al-Khawfou, j'ai peur. Al-Khawfou, keda, Al-Khawfou, Fulane, j'ai peur de telle chose, de telle personne, autre chose. Donc, Habituellement, on parle de la peur lorsqu'il y a quelque chose de quoi De menaçant. Lorsqu'il y a quelque chose de, de dangereux. Lorsqu'il y a quelque chose qui pourrait nous faire mal. Lorsqu'il y a une chose qui ne va pas nous, nécessairement nous faire mal, mais qui est très grande, très puissante. Donc, parfois la chose par elle-même, qu'est-ce qu'elle fait Elle cause la, la peur à la personne. Comprenez Juste parce que la chose, elle est... Elle est très grande, même si la personne elle sait que rien de mal, il n'y a aucun mal qui va lui arriver. Un exemple qu'on pourrait citer, euh, quelqu'un qui a, en fait c'est le cas de la partie majeure des êtres humains, personne qui craint l'altitude, être dans un lieu qui est très élevé, très haut. Donc même si on te garantit, pour la partie majeure des êtres humains, même si on te garantit que tu es très bien tenu, qu'il y a des choses qui te tiennent, qu'il n'y a aucun mal qui, vient qui, qui va t'arriver, le simple fait que la personne, elle perçoit la grandeur de cette hauteur dans laquelle elle se trouve et eh bien ça, ça va faire peur à la personne donc lorsqu'on parle d'une peur ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas parce nécessairement en face de nous il y a quelque chose de, de mauvais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de, du mal à euh, prendre ou bien à absorber au fait ce concept, même s'il est très présent dans la religion d'Allah Azzawajal. Comme on va l'expliquer avec des détails, Inch'Allah Azzawajal, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à absorber le fait que dans la religion d'Allah Azzawajal, on doit craindre Allah Azzawajal, on doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui disent « Mais Allah Azzawajal, il est bon, il est miséricordieux. Pourquoi avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala ?» Le fait d'avoir peur, ce n'est pas parce que de l'autre côté, il y a quelque chose de mauvais en tant que tel. La peur, elle, peut être due à nos actions, à nous, à notre manquement, à nous. Ça peut être dû aussi à la grandeur qui se trouve de l'autre côté. On va couvrir cela, inshallah, en détail. Donc, il nous dit ici que c'est une obligation sur chaque personne d'avoir peur d'Allah, de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme dans plusieurs versets du Coran, lorsqu'Allah, il dit فَلَا wa وَخَافُونِ in kuntum مُؤْمِنِينَ Taïb, euh, ce verset-là, il, il nous rappelle au fait une réalité intéressante. Est-ce qu'il y a un être humain qui n'a pas peur? Est-ce qu'il y a un être humain, est-ce que vous connaissez une personne dans cet univers, sur cette terre, plutôt, qui ne craint rien, qui ne craint personne? Qui n'a pas de peur? Impossible. Je vous défie de, de me trouver une personne, ok? N'importe quel être humain est plein de peur. Sauf qu'il y a des personnes qui ont plus peur que que d'autres. Il y a des personnes qui ont une peur normale, il y a des personnes qui ont une peur qui est exagérée. Il y a des personnes qui n'ont pas assez peur, ça veut dire moins que la normale, pas parce qu'ils sont courageux, mais parce que, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça en français, en arabe, on dit audacieux. audacieux, ok, disons, audacieux, mais c'est parce qu'habituellement ce genre de personnes n'ont pas vraiment fait face à à la vérité de de la menace ou du danger ou autre chose donc n'ont pas été exposés ils n'imaginent pas là le sérieux de la chose et plusieurs de ces personnes une fois qu'ils font face vraiment à la chose qu'ils prétendaient ne pas, ne pas craindre ou autre chose et eh bien ils vont être par la suite marqués pour le reste de leur vie ils vont être choqués ainsi de suite donc il n'y a pas un être humain qui n'a pas peur et est-ce qu'Allah Azzawajal il nous prend est-ce qu'Allah Azzawajal nous prend, de, nous prend pour responsable pour notre peur Est-ce que Est-ce qu'on peut avoir peur d'une créature Est-ce qu'on peut avoir peur d'une créature Oui et non, donc oui, en tant que principe général, mais bien sûr, il y a des limites. Il y a un cadre, Allah Azza wa parle que Moussa, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, oui, c'est l'un des meilleurs prophètes d'Allah Azza wa c'est l'un des prophètes les plus puissants, dans leur image, dans leur foi et même dans son caractère, comme on le remarque dans son histoire. Moussa Al-Islam, il était très physiquement fort et déterminé, et ainsi de suite. Malgré cela, Allah Zodon, dans plusieurs versets, nous parle de quoi De la peur de Moussa Al-Islam. Donc, euh, dans l'autre ayah il a dit que j'ai peur de Pharaon au début. Donc, Vous allez lire parfois dans certains livres mettant de aqidah, de croyances, de shirk euh, et de tawhid que craindre autre qu'Allah azzawajal c'est interdit, que ça peut, faire, ça peut même être du shirk et ainsi de suite. Okay? Ce n'est pas dans le sens le plus général, il faut le mettre dans son cadre. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas encore pire, ce n'est pas du shirk. Ce n'est pas de l'association, ce n'est pas du coffre. D'avoir peur d'un loup, d'avoir peur d'un lion, d'avoir peur d'un chien qui t'attaque. Ok, tout ça c'est une peur qui est normale et qui est justifiée, qui fait partie des émotions humaines normales. Par contre, lorsque la peur, elle n'est pas justifiée. Quelqu'un qui a peur d'un mal qui n'existe pas. Ok, donc ça, ça peut être interdit, ou ça peut être même du... Du shirk, qui pourrait nous citer un exemple Oui. ça On va arriver à, on va arriver à ça, on va arriver, ça c'est le deuxième type. Mais premier type, c'est que il y a une peur qui n'existe pas. Une peur envers un mal, qui, une peur qui n'est pas fondée. Parce qu'il y a une peur qui est fondée, mais on doit faire face à ça. Mais il y a une peur qui n'est pas fondée du tout. Qui pourrait nous citer un exemple et c'est pour cela le fait qu'elle ne qu'elle ne soit pas fondée du tout et eh bien ça peut même tomber dans un shirk dans l'association dans l'un des péchés majeurs qui même ça peut être contraire au tawhid d'Allah Azzaoui Afwan <t 'en fait> Les Taïb, <'en fait> ok très bien euh, tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle la superstition ok donc Les gens qui ont peur de leur journée parce qu'ils ont commencé en croisant un chat noir. Okay? Donc, ils ont peur quelque chose de mal va leur arriver. Les gens qui ont peur de la journée d'aujourd'hui parce que, mettons, c'est un vendredi 13. Okay? Donc, ça c'est une peur qui est quoi Non fondée, que so selon les lois de la physique et du matériel il a créé dans cet univers le cause à effet, il n'y a rien qui prouve qu'un vendredi 13 c'est dangereux et selon la révélation aussi à qui nous parle de ce qui est en quelque sorte euh, ce qui est derrière ce qui est physique, ce qui n'est pas concret, ce qui est abstrait, des chances de l'invisible, Allah Azza wa ne nous a pas parlé de ça, Allah Azza wa n'a pas dit que le vendredi, lorsque c'est 13, c'est dangereux ainsi de suite, donc ça c'est une peur qui n'est pas du tout fondée, et de ce fait oui ça peut être un shirk il y a aussi la peur qui est interdite pourquoi Parce qu'elle est fondée par contre, c'est un choix à faire ici, entre craindre Allah Azza wa ou craindre quoi les gens, comme tu as mentionné et Et Allah och Allah Azawajal säger, "Få lätta och få förtjänade." Alla Allah Azawajal säger, "Få lätta och få förtjänade." Alla Allah Azawajal säger, si "Få lätta och få förtjänade." Alla Allah Azawajal säger, "Få lätta och få förtjänade." Alla Allah Azawajal säger, "Få lätta croyant. Donc, si quelqu'un, il craint les gens plus que sa crainte d'Allah là, c'est interdit. Là, c'est interdit. Et si ça le pousse à faire le haram, c'est une peur qui est interdite. Si ça le pousse à faire le kufr et le shirk, eh bien, cette peur en tant que telle est devenue du kufr ou bien du shirk. Oui. Exactement. C'est comme si en quelque sorte il de l'inconnu. Oui, exactement. Donc oui, c'est normal que l'être humain, il a peur de l'inconnu. OK, donc comme on l'a mentionné, il y a une peur qui est non fondée. Il y a une peur qui est non fondée, qui est inacceptable dans la religion, dans l'art parce qu'elle est signe d'un problème dans la croyance de la personne. Comme on l'a dit tout à l'heure, les choses reliées au chat noir, au vendredi 13, ça c'est non fondé. Il n'y a rien qui justifie cette peur. Dans d'autres situations, il y a une peur qui est fondée, mais qui doit être quoi contrebalancé, par ta confiance en Allah Azza wa Jal, ta peur d'Allah Azza wa Jal, comme pour le rizq, le rizq, la substance, oui, c'est une, une, euh, une émotion normale, c'est une peur normale, que l'être humain il crée l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver demain Et si je perds mon emploi Et si je vais avoir un accident Et si je tombe malade un jour Et ainsi de suite. Mais là, si ça devient excessif, c'est que tu as porté, tu as ouvert la porte grande à... C'est comme si, encore une fois, tu as oublié Le fait d'avoir confiance en Allah azza wa de se rappeler que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une, une peur qui est un peu normale, mais qui doit être contrebalancée par quoi Par l'iman et la confiance en Allah azza wa Tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc bref, Allah azza wa il, il nous dit non seulement, on ne doit pas craindre les gens lorsqu'il s'agit de ce qu'Allah azza wa il, il demande de faire, ce qu'on a choisi entre Allah azza wa ou les gens, Et de deux, ce qui est encore plus important, c'est que c'est obligatoire. On doit craindre Allah, on doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs ayats dans le Qur'an citant ces ayats ici dans Sura al-Mu'minoun parce qu'il y a un hadith qui, qui l'aurait relié.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 Ce n'est pas notre sujet de faire le tafsil, l'explication de ces ayat. Par contre, Allah nous parle ici des croyants comme étant des gens qui font beaucoup de bonnes œuvres et qui craignent Allah que leurs cœurs ont peur d'Allah. On va parler de ça dans un petit moment. Qui sont ces personnes Allah nous parle de qui exactement Alors la réponse, on l'a directement du prophète, lui-même, qui nous a expliqué ces versets, ce groupe de versets, parle de qui exactement Dans Sunan At-Tirmidhi, Aïcha, radiyallahu anha, elle a dit au prophète, salam, Ya Rasoul Allah, a hua alladhi yazni wa yashrabu al-khamra wa il Donc il dit ici, Aïcha, au prophète, الله alayhi وسلم, Ya Rasoul est-ce que ces versets-là, nous parle de celui qui fait la fornication az-zina qui boit l'alcool et qui vole l'argent et qui en même temps il craint Allah az-zaal il a peur d'Allah az-zaal parce qu'il a peur de la punition d'Allah vu qu'il a fait beaucoup de mal parce que ça nous parle des gens qui ont peur d'Allah az-zaal donc s'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala Aïcha radhiyallahu anha se dit ça veut dire ils ont fait du mal mais quand même ils craignent Allah az-zaal alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit La yabnata as-siddiq walakinahu ar-rajulu yasum wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbal minhu Il a dit non ça c'est l'homme ça c'est la personne qui fait le jeûne qui fait la salat et qui fait l'acte de charité mais qui a peur d'Allah Azza wa Jalla parce qu'il craint qu'Allah ne n'accepte pas ses œuvres comprenez parce que ses œuvres ne sont pas assez bonnes ne sont pas assez pures ne sont pas assez sincères comme on le répète toujours pour que Allah accepte nos œuvres faut avoir deux conditions. Première condition c'est la bonne intention, que l'action elle soit pour Allah Azza wa et la deuxième condition c'est de suivre la procédure de suivre la sunna du prophète de suivre comment est-ce qu'Allah Azza wa il a dit de faire la chose pas de, juste de faire n'importe quelle chose avec, en se disant que j'ai la bonne intention, ça ce n'est pas suffisant alors ces croyants là, ils craignent Allah Azza wa tellement que même lorsqu'ils font le bien, ils craignent que Allah Azza wa n'accepte pas leur actions parce qu'ils n'ont pas assez fait le travail et fait leurs devoirs auprès de l'Allah et que ces gens là quand l'Allah il leur promet sa miséricorde ta'ala comme il dit c'est le Hassan al Basri donc là on a vu le groupe des ayats les versets Après ça, le hadith du prophète qui nous explique les ayats. Après ça, nous avons maintenant les paroles de Hassan al-Basri, l'un des grands savants de l'islam, qui nous parle dans le même cadre, qui dit Il a dit, ils ont fait les bonnes œuvres, ils ont travaillé fort pour faire les bonnes œuvres, et après tout cela, ils craignent que leurs bonnes œuvres ne soient retournées sur eux, qu'Allah, Azzawajal, il n'accepte pas ces bonnes œuvres. Après det sagt, det är väldigt viktigt. Inna al-mu'mina jama'a ihsanan wa khashiyatan. Wal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Le croyant, il a rassemblé deux choses. La bienfaisance, les bonnes œuvres, Et la peur. Alors que le munafiq, l'hypocrite, qu'est-ce qu'il a rassemblé? Isa'atan, les mauvaises œuvres, Et quoi? L'assurance. Barakallahu fink. Ce sont... Assuré, il ne craint pas Allah Azzawad. Vous comprenez Le vrai croyant, c'est le contraire. Il fait beaucoup de bonnes œuvres et en même temps, il craint qu'Allah Azzawadjal, il n'accepte pas ses œuvres, subhanahu wa ta'ala. Nous avons ici quatre termes. Okay? On ne va pas les écrire, on ne va pas trop s'étaler, mais juste pour vous donner ici une idée de, de certaines, certaines différences, comme on peut dire, techniques dans la langue arabe et même dans le Coran et dans la sunna du prophète. Nous avons des mots qui s'apparentent, qui se rapprochent. Al-Wajal, al-Khawf, al-Khashia, al-Rahba. Ces quatre mots qu'on vient de mentionner, habituellement en français, on va les traduire comme étant quoi? La peur. Mais en, ré, en vérité, il nous dit ici, ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas des synonymes, même qu'il y a des savants qui, qui disent, qui, euh, qui adhèrent au fait au principe que dans la langue arabe, il n'y a pas de taradouf, il n'y a pas de synonyme, il n'y a pas de synonyme à 100% dans la langue arabe. Que chaque deux mots, même si on pense que c'est des synonymes, parce qu'ils se rapprochent tellement, mais il y a une certaine quoi, différence subtile entre ces, ces deux mots-là, comme on va voir, ou subhanahu wa ta'ala, الخوف الطراب القلب وحركته من تذكر المخوف دوك سكوا الخوف سكوا la peur Encore une fois on est ici dans la station de al l'chouf Certains savants ils ont dit القلب c'est le cœur qui frémit qui vibre Pourquoi من à chaque fois qu'il se rappelle de ce qui devrait lui faire peur Ce qui est menaçant pour lui. Dans ce cadre là, lorsqu'on parle de l'Iman, pourquoi est ce que lorsqu'on parle du cadre de la foi, de l'adoration, le corps du croyant, pourquoi est ce qu'il vibrerait, pourquoi est ce qu'il bougerait lorsqu'il se rappelle de ce qui le, ce, ce qui le menacerait? Qu'est-ce qui, qu qui pousserait le croyant? Il, il craint quoi exactement? Il a peur de quoi? La punition d'Allah pour ses mauvaises œuvres, très bien. un cœur vivant, mais de ce fait, quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que je dois avoir peur Le rejet de ces bonnes œuvres, de ces bonnes actions, qu'elles ne, qu ne soient pas acceptées par Allah, okay? n'est-ce pas, encore une fois, dans le même exemple, n'est-ce pas que parfois même certains des meilleurs étudiants, wa lillahi al ala se préparent très bien pour leurs examens. Mais qu'est-ce qui arrive avant l'examen ils, ils stressent, ils ont peur de ne pas produire les bonnes réponses. Et même parfois, après l'examen, il a fait assez, mais encore une fois, il a des doutes. Et remarquez ici l'exemple pour ce qui est de l'Hassan al-Basri, ce qu'il a dit avant. C'est que vous allez voir ça, subhanallah. Souvent, ça arrive même dans le cadre des, des études. On a parlé sur le Mou'min wa'l-Munafiq. Même dans le cadre des études, Ça arrive souvent qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout étudié, qui n'ont rien préparé, n'ont rien fait. Et il arrive à l'examen. Avant l'examen, il est plein d'assurance. Il dit « Inch'Allah, ça va être facile, j'ai bien travaillé. » Il y a quelqu'un qui a travaillé, bossé toute l'année, pendant des mois très très durs, qui a passé des, des nuits longues à étudier, ainsi de suite. Et il arrive à l'examen, comme tu as mentionné, il est stressé, il a peur, ainsi de suite. Parce que, quoi Il dit « Peut-être que ça va être difficile. Peut-être que tout le travail que j'ai fait, je sais qu'il y a encore des... » de lacune de vide à l'intérieur. Remarquez, wallahi ta'ala, al-mathal al-a'la. Et il est dit: "La peur est la force de la la cause de la peur, pas lui-même." Taqdisi, définition du mot khawf, la peur, certains savants ont dit: "La force de la C'est la science, c'est la science qui est forte, qui est puissante, qui est présente de quoi de l'ahkam ça veut dire de, de qu'est-ce qui arrive encore une fois qu'est-ce qui attire quoi vous comprenez il y a quelqu'un qui sait qu'il y a une menace qui existe le plus qu'on sait qu'il y a une menace qui existe et que la menace elle est sérieuse qu'est-ce qui arrive le plus quand s'inquiète encore une fois même dans la vie de tous les jours parfois il y a des menaces qui sont subtiles il y a une menace mettant d'une crise financière qui pourrait arriver qui pourrait être sérieuse dans deux ans dans trois ans La partie majeure de la société, la masse, les gens, ils voient quoi ils voient qu'il y a de l'argent, ils peuvent se payer leur loyer, mangent bien. Le reste, ça, ne les inquiète pas vraiment, ne pense pas. Mais il y a quelqu'un qui est un expert dans le domaine et qui a vraiment étudié, réétudié, pourrait être très inquiété. Pourquoi Parce qu'il a vu des, des signes qui sont forts, qui sont puissants et qui indiquent qu'il y a une menace qui est proche. Donc la peur ne va pas être la même entre ces deux entre ces deux personnes. al khawf harab al qalbi min hulul al makruh inda istij'arihi. Une autre définition ici de la peur, al qalbi harab al qalbi, c'est le cœur qui fuit, la fuite du cœur. Le cœur, il fuit pourquoi exactement? Min hulul al makruh inda lorsqu'il a lorsqu'il voit arriver Un mal, le macro, c'est clair, il voit arriver, il ressent. Un cœur qui ressent qu'il y a un mal qui peut arriver, qui se rapproche. Le fait que le cœur, il fuit, il essaye de fuir. Imaginez que c'est comme si le cœur, il avait une présence physique et qu'il essaye de, de fuir. Ça, ça serait la définition de un chauff. Et là, ça nous donne ici deux différences. Vous connaissez le mot al chachia Chachia, nous avons un et nous avons al chachia. Un chauff et un chachia. Donc. Oh, va être mêlé avec tout ça ici mais al khawf et al khashya khawf wa khashya ça serait quoi la différence entre les deux al khaw al khashya C'est plus particulier que le mot « Al-Khawf ». Pourquoi Parce que le khashia, c'est une peur, mais qui est une peur seulement pour les savants, les connaisseurs, ceux qui connaissent Allah Azzaud. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna ma yakhshallah min ibadihi al-ulama ». Ceux qui ont la khashia vraiment d'Allah Azzaud wa c'est qui c'est Les ulama, les savants. Ils craignent Allah Azzaud. C'est plus que la peur. Donc là, on peut faire une petite traduction ici. Pour différencier entre les deux, on va dire « Khaouf » c'est la peur, « Khachiyah » c'est la crainte. C'est plus particulier, plus spécifique que la peur. La peur, ceux qui craignent, Allah Azzaud. Tous les croyants, les ulama ils ont la crainte d'Allah Azzaud. Pourquoi Parce que cette crainte-là, eh elle, elle vient avec quoi Avec la connaissance, le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit ici, comme dans le hadith du prophète alayhi inni atqaakum lillaahi wa ashaddukum lahu khashyah dit le prophète sallallahu alayhi wasallam je suis celui parmi vous qui a le plus khashyah d'allah azza wa la crainte d'allah azza wa si je me rappelle bien dans une autre narration a'lamukum billah celui qui connaît allah azza wa le plus le prophète sallallahu alayhi wasallam c'est celui qui connaît allah azza wa le plus de ce fait c'est celui qui a le plus khashyah d'allah azza wa jall crainte d'allah subhanahu wa ta'ala فالخوف حركة wa جماع wa وسكون Écoutez ça. La dynamique ici des deux choses. C'est que Al-Chaouf, la peur, c'est quoi C'est un mouvement vers une direction particulière. C'est quoi cette direction C'est la fuite. N'est-ce pas Al-Chaouf, La peur. Remarquez que lorsqu'il y a une menace, qu'est-ce que fait un être humain Lorsqu'il y a une menace. Imaginez une menace physique. Un être humain en présence d'une menace physique. Qu'est-ce que cet être humain-là va, va faire? Un être humain qui est attaqué par un chien, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les options possibles? Ok. Donc, on a trois options. Ok, donc, soit il va se battre, fight, quelqu'un qui sait se battre avec des chiens, eh bien, Il va se battre avec le chien. Soit, il va prendre la fuite. Flight. Ou la troisième réaction, c'est quoi Pour plusieurs personnes. Freeze. C'est que... Ils ne vont rien faire. La personne va être tellement apeurée qu'elle n'a même pas la réaction de fuir. Okay elle va juste rester comme elle est et elle essaye de, de se fermer. Il y a des personnes qui vont juste se fermer et prendre les coups. Vous comprenez Donc, qui vont s'immobiliser, qui vont se refermer. Donc, Ça encore une fois, c'est pas pour parler de la crainte dans la mais c'est pour expliquer ici le sens dans la langue en tant que telle. Donc il nous dit ici Al Al-Khawf, haraka wa wa la peur, c'est quoi C'est un mouvement, c'est la fuite. Alors que al khashiyat, la crainte, eh bien, ça va être le le fait de se de se rassembler. Il y a on le sait, il y a des animaux qui se protègent de cette façon. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se faire tout petit et se fermer à l'intérieur. Donc ça, ça se rapproche de la dynamique ici de de al khafiya. فَإِنَّ الَّذِي يَرَى الْعَدُوَ وَالسَّيْلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَهُ حَالَتَانِ حَالَةٌ لِلْهَرَبِ وَسُكُونُهُ وَقَرَارُهُ فِي مَكَانٍ لَا يُصَلُّ فِيهِ إلَيْهِ. Donc ça c'est un peu comme on a mentionné là la différence entre les deux. Bien sûr, quand on a parlé euh, avant de prendre une pause ici pour Salatul Maghrib Sharh quand on a parlé maintenant, euh, si on parle maintenant de l'khaf, la, la fuite. Celui qui craint l'azhd va prendre ici comme direction de fuir. Ça c'est l'afon. Celui qui a peur de l'azhd, le chaf, il va prendre la direction, la décision de de fuir. Ça cause la la fuite. Vers où il va fuir? Vers l'azhd. Ok. Donc ça, ça nous rappelle ici quoi la station qu'on a couverte auparavant, qui est quoi la station de al-firor, la fuite. Al-firor que toute chose qu'on a, toute chose qui nous fait peur, eh bien on va la fuir vers autre chose. On va prendre refuge ailleurs. À part Allah Azza wa jall, celui qui a peur d'Allah, eh bien, il va fuir Allah Azza wa jall, vers Allah Subhanahu wa Taala pour prendre refuge auprès d'Allah Azza wa Il fuit la colère d'Allah en se prenant refuge auprès de la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Taala. Il fuit de ce fait les actions, les mauvaises œuvres, la maksiyah ainsi de suite, désobéissance, les, les péchés en se réfugiant auprès des bonnes œuvres qui vont lui amener là quoi le pardon d'Allah Azza wa la protection d'Allah Subhanahu wa Ta'ala c'est pour ça que comme Allah Azza wa il nous dit Allah Allah Azza wa ne punit pas celui qui est en train de faire le istighfar qui demande pardon d'Allah Azza de ce fait si quelqu'un est là peur que Allah Azza wa va le punir mettant dans la dunia qu'est-ce qu'il va faire eh bien il va prendre refuge auprès d'Allah Azza wa Jal en faisant stighfar, demandant pardon d'Allah Azza wa Jal, faisant le repentir et ainsi de suite. Et de ce fait, Allah Azza wa Jal lui-même, il va le protéger contre sa colère et sa punition subhanahu wa ta'ala. Donc toujours, Inch'Allah Azza wa Jal, avec la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte d'Allah Azza wa Jal et avec ces termes qui, comme elle a mentionné, ils se rapprochent dans leur sens même s'ils n'ont pas exactement le même sens. Alors il nous dit, si l'auteur... Un autre mot ici. Donc on a parlé de al on a parlé de al la peur ainsi que la crainte. Al-rahba, c'est quoi al-rahba Il dit ici, fait l'iman ou filharabimina al al ici, encore une fois, c'est très dynamique. Il y a un mouvement. Al-iman, c'est un mouvement de fuite excessif, de vraiment s'éloigner de ce qui pourrait te causer du mal. C'est pour ça que dans la langue arabe, ça vient toujours un contraste ici, un duo qui vient ensemble, c'est rahba wa raghba. Remarquez ici, ça sonne exactement la même chose, il y a une seule lettre de différence. Rahba et raghba. Raghba, c'est lorsque tu as de l'intérêt, tu as de la volonté, de l'attachement à quelque chose. Tu te sens attiré, il y a une attraction vers quelque chose. On appelle ça dans la langue arabe raghba. « Rahba » c'est lorsque tu te sens quoi ?« Repoussé ». Il y a quelque chose qui te repousse, qui te motive à t'éloigner, à prendre la fuite parce qu'il y a quelque chose de, de mal. Il vient toujours ensemble. « Kanu yad'unana rahaban wa rahaba » Comme Allah Azza wa dit que les croyants, lorsqu'ils faisaient le doua, leur doua, leur prière, leur état d'âme, c'était quoi ?« Rahba » et « Rahba ». Ils craignent, ils essaient de fuir ce qui est auprès d'Allah Azza wa comme punition et aussi ils sont attirés par ce qui est auprès d'Allah Azzawajan comme récompense et comme bonté et comme miséricorde et pardon et ainsi de suite minhu subhanahu wa ta'ala wa bayna al-rahabi wal-harabi tanasubun fil lafzi wa al-ma'na encore une fois on rappelle c'est quoi Qui pourrait nous faire encore une fois nous dire c'est quoi c'est quoi rahba la peur ok être terrifié par quelque chose ok yarhabu kaba. Laisse ça à l'extérieur Être terrifié par quelque chose Taïb Remarquez dans la langue arabe Rahab Rahab Rahab Et inverser juste deux lettres Ça te donne quoi Harab Harab c'est la fuite Dans la langue arabe Le mot harab c'est La fuite. Okay? Donc toujours on dit cet aspect miraculeux dans la langue arabe. C'est tellement structuré à l'intérieur que tout est tout est relié. D'un mot tu passes, tu changes deux, deux lettres, tu passes à un autre mot mais qui est très qui est un mot qui est voisin et ainsi de suite. C'est comme ça que c'est que c'est structuré. C'est une langue qui est miraculeuse et pour ça que Allah zawdil. C'est pour cela que Allah zawdil il a révélé le dernier et le meilleur de ses livres en en cette langue. Taïb, il dit par la suite. Och när det är det, är det det. Och när det immobile du, du cœur en tant que tel c'est pas on parle pas ici de la dynamique du mouvement du cœur qui s'éloigne qui se rapproche non c'est l'état du cœur en tant que tel qui qui tremble qui tremble de la peur en général dans la langue arabe mais comme on a mentionné auparavant dans les premières ayats qu'on a mentionné dans sourate al-mu'minun wal ladina yutuna ma'ato wa qulubuhum wajila donc ce mot là Allah عز وجل l'exprime pour décrire les les croyants comment est-ce qu'ils ont leur état d'âme c'est qu'ils sont Dans cette station, bien, dans cet état-là de Al-Wajal que le, leur, cœur, ils, ils, leur cœur, ils frémissent de la crainte d'Allah Azzawajal, de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-haybatu. Un autre mot, al Dans Qu'est-ce qu'on a couvert On a khawf, khashia, quoi Rahba, Wajal. Et là, on a quoi Hayba. C'est quoi al-hayba C'est la vénération. Quelque chose est trop fort. Un heb Ok, donc Imaginez quelqu'un qui voit pour la première fois, pour la première fois, lui ferme ses yeux, quelqu'un qui vivait dans le désert, dans un village, autre chose, on ferme ses yeux. Et que pour la première fois, on le met devant un gratte-ciel. Et on lui dit, on lui enlève, et après ça on lui dit, regarde qu'est-ce qu'il y a devant toi. Il okay, n'a jamais vu un bâtiment comme... Comme cela. sa première réaction ça va être quoi heba c'est tellement grand okay? c'est comme une peur mais à cause de de la grandeur de cette chose qui est qui est devant moi c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe ici al heba fa khawf muqaranun ou muqarinun lil ta'dhim wal ijlal donc ça vient avec encore une fois ce caractère là c'est la peur mais en même temps c'est le caractère de de reconnaître ou bien de voir la, la grandeur de la chose qui cause cette haybah-là. et al hayba d'Allah azza wa c'est une peur de celui qui connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala d'Allah azza wa c'est la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala wal bil mot ici c'est quoi al al ijlal, ijlal c'est quoi C'est un respect, un grand respect que tu as pour quelque chose tout en ayant quoi Un amour pour cette chose. Tu tu tu respectes tellement quelqu'un. Tu tu le respectes pas par seulement par pas nécessairement par peur ici selon la selon l'impact du mot bien ce qui vient avec ce mot, mais c'est parce que tu aimes tellement mettons une personne pour une personne quelqu'un you jilluhu comme ils disent par exemple ça on trouve euh, Dans, dans les mots des ulama, des savants, parfois ils disent que tel savant, dans l'histoire, il a rencontré tel autre savant pour la première fois. Il le connaissait pas. Alors. Après ça, quand il lui a parlé, quand il a découvert le degré d'intelligence et de science qu'il avait, ainsi de suite, Ijil Ça veut dire, à ses yeux, il est devenu quoi Tellement grand, il est digne d'être respecté. Ijilalullahi alazawajillul Ijilal d'allah subhanahu wa taala c'est quoi C'est encore une fois reconnaître la grandeur d'Allah Azza wa un grand respect pour Allah Subhanahu wa Ta'ala par amour pour Allah Azzo Donc c'est pour ça qu'il nous donne ici un bref résumé il dit quoi? Alors le khawf la peur c'est pour la masse des croyants c'est pour les croyants Plus particulier que cela al khawf est encore plus والخشية للعلماء Al khashya c'est pour qui? C'est pour les savants qui connaissent Allah Azawajal. C'est parce qu'on a dit que le khachia, c'est la peur avec une, avec la connaissance, avec elle-même, ça nous donne la crainte, al khachia. Wal haybatu la vénération, c'est pour al muhibbin, pour ceux qui aiment Allah Azawajal, qui aiment beaucoup Allah Subhanahu wa Taala. Wal ijtalaalu ce respect, le respect bien sûr. Encore une fois, c'est dans la langue française, on ne peut pas trouver un synonyme. Okay Donc respect, il ne faut pas comprendre. C'est un petit respect comme, comme on le donne habituellement. On respecte une personne, ça veut dire je, je te traite de façon quoi De façon juste ou autre chose. On parle ici le, le respect qui est d'admiration. comprenez Donc ça, c'est pour « al-muqarrabina » pour ceux qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. al närmaste qui sont très proches Allah proches d'Allah azza wa jalla. Wa, lui, wa ala kunskap och veta att Allah S. W. T. är den allra högsta och att han är den allra bästa. Det är det som gör att vi är säkra på att vi inte kommer att förlora något av det som vi har. Det är det som gör att vi är säkra på att vi inte kommer att förlora något av det som vi har. Det är det som C'est tellement important que certains ulama ils ont dit que « innama ilmul khashia ». Certains ulamas, ils ont dit que le « la science dans la religion d'Allah Azzawajal, c'est quoi C'est la crainte. Celui qui ne craint pas Allah Azzawajal, ce n'est pas un « alim », ce n'est pas un savant. Aujourd'hui, c'est compris que un savant, un « alim », c'est un titre académique ou un titre dû à, au degré de connaissance de la personne ou pire encore de nos jours le alim, le savant bien sûr on parle ici du cadre, dans le cadre de la religion qui n'est pas dans le cadre de, des sciences expérimentales ou autre chose on parle ici de l'in, de la religion de pire encore pour plusieurs personnes de nos jours c'est quoi c'est que halim, c'est défini par le nombre par ton degré de notoriété combien de personnes te suivent sur internet okay? ça c'est bien sûr ça, ça, le pire indicateur C'est l'indicateur le plus, excusez-moi pour le mot, le plus stupide pour savoir ce qui le a, ce qui le savent dans la religion dans ma azot, Ok C'est parce que tu me dis, ah, tel, tel chèque, il a 10 millions de personnes qui le suivent sur Internet. Eh bien, écoute, il y a tel chanteur qui a 15 millions de personnes qui le suivent. Ça veut dire, selon ta logique, quoi, le deuxième serait encore plus plus important en tant que personne à suivre. On devrait lui accorder encore plus. Si on donne tel respect à tel jeque, eh bien il faudrait respecter tel chanteur ou il y a, je sais pas moi, des, des, des personnes qui sont de très mauvaises personnes, qui ne sont pas des exemples à suivre, qui sont sur la voie de shaitan, qui ont des millions de personnes qui, qui les suivent. Donc le nombre, le, le nombre de personnes qui adhèrent à tes idées, qui te suivent, qui te supportent, n'indique rien du tout. En tant que telle, ça peut être bien, ça peut être mal. On ne dit pas que c'est parce qu'une personne aussi elle est connue que ce n'est pas une bonne personne. Okay? donc ça ne veut rien dire en tant que tel Ça n'a aucun, aucun. Ce n'est pas un paramètre à prendre en considération. Mais les ulama, ils disaient. Que le ilm dans la religion d'Allah Azzawajal, la science c'est quoi C'est al khachia, celui qui craint Allah Celui qui ne craint pas Allah on ne prend pas notre religion de lui. Et ce n'est pas un alim selon la définition du Coran, de la Sunna et de tous les grands, grands savants de l'islam depuis le temps des sahabas radiyallahu ta'ala, les compagnons radiyallahu ta'ala. Et c'est pour ça que depuis le temps des Sahaba des compagnons, on a toujours parlé de cette différenciation, cette distinction entre un savant qui est pieux qui craint Allah Azza wa ta'ala un savant qui est pervers qui ne craint pas Allah Azza wa et ça c'est la pire des personnes c'est le pire des shaitans sur cette terre pourquoi? parce qu'il a quoi? il a de l'information avec laquelle égarer les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala vous comprenez? il a l'équipement mais c'est un équipement qui est utilisé pour Pour le mal, vous comprenez, il est équipé. Ça, c'est comme quelqu'un qui a le même équipement que la police ou qu'autre chose. Il a des armes, il y a des choses qui pourraient être utilisées pour le bien, mais que lui, il va les utiliser pour le mal. Donc, mettre les mauvais outils ou bien les bons outils aux yeux de la mauvaise personne, c'est dangereux. Vous comprenez, lorsque la mauvaise personne, elle a les bons outils, que ça, ça peut être très, très dangereux. C'est pour ça que « alimusou'in » Tous les ulémas, tous les grands savants de l'islam, en commençant par les sahabas, ala, mais avant cela, bien sûr, on le trouve dans les hadiths du prophète, et dans le Coran, c'est pour cela qu'il nous parle des gens du livre, des nations avant nous. Allah azza wa nous parle toujours de leurs ahbar et de leurs rohbains, de leurs savants, c'est qui qui a changé leur religion, qui a altéré leur religion, qui a détruit leur religion, c'est leur... c'est quoi C'est leur savant. C'est parce qu'ils ont préféré cette vie du bas monde. Ils ont eu le livre. Ils connaissaient la vérité. connaissaient la révélation d'Allah Azzawajal. C'était des savants de la religion. Mais par la suite, ils ont préféré utiliser leur religion pour gagner cette vie du bas monde et pas pour travailler, pour œuvrer pour l'au-delà ou se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit ici, le plus que la personne connaît Allah Azzawajal le plus que la personne va craindre Allah Azzawajal. Et avoir peur de lui. Et un autre point que l'auteur n'a pas mentionné ici, mais qu'on peut ajouter aussi, c'est que le plus que tu crains Allah, c'est important, le plus que tu crains Allah Zoden, le moins que tu vas craindre les, les gens et les créatures. Le, le, le plus que tu crains Allah Zoden, le plus que les craintes de cette vie du bas-monde vont se dissiper. Celui qui a beaucoup de crainte dans cette vie du bas monde, qui a peur de ce qui va arriver demain, va... est-ce que telle chose va m'arriver, est-ce que telle personne va m'aimer, est-ce que telle personne va m'approuver, est-ce que telle... ça c'est un signe que la personne elle manque de crainte d'Allah. Parce que celui qui craint Allah, le plus que la personne elle craint Allah, le plus que les autres craintes vont, vont devenir quoi négligeables à ses yeux n'ont pas d'importance. À part, comme on a mentionné, les craintes et les peurs naturelles justifiées. Okay? N'importe quel être humain a peur de voir du feu devant lui. N'importe quel être humain, comme on a dit, a peur de voir un lion qui s'avance vers lui. Donc, on ne va pas dire que si tu crains Allah, tu n'auras plus peur des animaux mettant euh, dangereux ou autre chose. On ne parle pas de ça. On ne parle pas des craintes naturelles. Ça, c'est des craintes naturelles. Il n'y a pas de teclif à l'intérieur de cela. Mais on parle des craintes de la vie de de la vie de tous les jours, ça veut dire nos perceptions et ainsi de suite, la valeur qu'on accorde à des choses, le plus que tu crains Allah, le moins que tu vas craindre autre chose. Non, tu une question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 du savant qui ne doit pas craindre les gens, il doit craindre Allah Azza wa Pourquoi Pour dire la vérité. Parce que celui qui, ne, qui craint les gens, est-ce qu'il va dire la vérité Celui qui craint les gens, ce qui va dire la vérité il va dire, ce que... il va dire ce que les gens... Ok, il y a, y a pas... Ce n'est même pas ici une question de ne pas craindre les gens. Ce pas que tu dois pas... Tu ne dois pas avoir peur des gens. Comme on a mentionné que ça, c'est un peu justifié, un peu normal. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas peur du, comme on appelle ça de nos jours, le backlash. Okay? Donc, ça, ça va se retourner contre toi et va avoir. Par contre, par contre comme on a dit, celui qui craint Allah Azza wa la crainte d'Allah Azza wa va être tellement forte que le reste va devenir négligeable, insignifiant. n'aura plus de présence dans son l'esprit, en plus du fait que la personne bien sûr, elle fait confiance en Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal, il dit et il sait, alaykoum salam wa rahmatullah la personne sait qu'Allah Azza wa Jal et eh bien il va la protéger de tout mal si elle suit le chemin d'Allah Azza wa Jal, que celui toujours, lorsque tu fais le bien à chaque fois, lorsque tu fais le bien et tu es sur le chemin d'Allah Azza wa Jal fa la y'a khafu hadma du al akhirah la akhirah Allah azza wa Jal il te rassure il te sécurise celui qui va te protéger dans le hadith du prophète sallalahu soin de Allah ça veut dire des ordres d'Allah azza wa jalla des d'Allah préserve les les les, euh, les limites d'Allah Azza wa préserve prends soin de ce qu'Allah Azza wa a dit de faire ou bien de ne pas faire quelle est la promesse en retour Allah Azza wa va te protéger va prendre soin de toi parce qu'il est Al Hafid et ça on a parlé de ça ce matin dans dans dans le dans la khutbah, aux yeux des événements qu'on voit de nos jours et euh, on, on a dit aujourd'hui et ça c'est un point important parce que Je, je, je le sais qu'il y a certains musulmans de faible connaissance, de faible foi et ainsi de suite. Il y a des musulmans qui perdent leur foi et il y a des musulmans même qui quittent l'islam de nos jours à cause de ce point-là. Ils disent mais n'est-ce pas que wa il a promis qu'il va donner la victoire aux musulmans N'est-ce pas que wa il a promis qu'il va protéger les musulmans Alors pourquoi tout ce mal arrive aux musulmans Il est où Allah Azza comprenez Croyez-moi, il y a des personnes qui sortent de l'islam à cause de cela. Parce qu'ils ne trouvent pas la réponse à cette question. Malgré que la réponse, elle est extrêmement simple. Extrêmement simple. Dans le livre d'Allah Azza ainsi que dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, la réponse, elle implique de remettre en question certains acquis que les gens, auxquels les gens adhèrent de façon naïve mais qui ne sont pas, Dans la religion, c'est les gens ils pensent que c'est la religion qui les dit. Est-ce qu'Allah a promis la victoire aux musulmans ou la protection aux musulmans Non. Allah Azzawají, il a promis la victoire et la protection aux mu'minin, pas aux musulmans. Grande différence entre les deux. Musulman, c'est le simple fait de s'identifier, de dire « La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah s.a.w. » d'adhérer du moins au, à certains symboles de l'islam. Quelqu'un il fait les cinq salats, ainsi de suite. Khalas, il est musulman, Ok Mais ça c'est c'est euh, entre guillemets excusez-moi ça c'est le membership être membre OK mais mu'min c'est autre chose iman c'est une autre chose c'est iman c'est la foi la vraie foi qui est sincère quelqu'un qui est sérieux dans sa religion qui est toujours là pour dans sa ibada d'Allah Azza et qui en général il est sur le chemin de l'obéissance sur le chemin du Coran de la Sunna du prophète صلى الله عليه وسلم remarquez que toutes les ayats dans le Coran allez les lire. Allah Azza wa Jalla, och han var hela tiden med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med les Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla är med oss. Alla Pourquoi Parce que de 1, ils n'ont pas nécessairement le tahqiq de l'Iman, ils n'ont pas atteint le niveau de l'Iman qu'Allah Azzawajal aime, de 1 Et de 2, même pour le mou'min, pour que le mou'min soit protégé par Allah il faut qu'il... quoi? C'est l'équation ici, entre autres, comme dans ce hadith. C'est quoi l'équation Pourquoi Allah il te protège Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois appliquer ce qu'il dit, subhanallah. Ehfadillah. Hadis, så är hadit de baserade i les les de 40 haditerna. Det är parmi de haditerna de mest kända i Islam. Okej, så om du pratar i någon muslimsk Masjid i mitten av året en hadit det. Det händer en gång per år. Okej, när imamen inte har förberett sig eller inte har haft tid att förbereda sig, så tar han en hadit som är känd och han revision av den. Och så säger han: Respecte les ordres d'Allah. Allah Azawajal va prendre soin de toi. Respecte les ordres d'Allah. Tu vas trouver qu'Allah Azawajal il est avec toi. Dans notre ayet du Coran, Inna Allah ma'al muhsinun. Allah il est avec ceux qui sont ceux qui le craignent et qui font les les bonnes œuvres, muhsinun, qui sont bienfaisants. Vous comprenez Il y a rien dans le Coran qui dit que si tu dis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 que tu imaginais que c'est comme ça c'est pas comme ça comprenez il n'y a personne parmi nous qui est un prophète d'Allah Azzawajal et de ce fait il n'y a personne qui a une promesse d'Allah que tu vas être protégé pour le restant de ta vie comprenez un prophète c'est quelqu'un de sélectionné par Allah Azzawajal il n'a pas choisi d'être prophète et lui Allah Azzawajal il lui promet de quoi de le protéger à vie nous il n'y a rien qui nous protège à vie on fait le bien Allah nous donne le bien. On fait le mal, on risque d'avoir quoi Des conséquences, le mal. Ah, C'est comme quelqu'un, regardez, « Wa illahil mathalu ala'ala » Il y a quelqu'un qui a grandi, un enfant qui a grandi dans une famille riche. Son père était millionnaire. Et son père, il lui a toujours dit « Tu vois comment est-ce que moi j'ai travaillé fort pour vous, alhamdoulilah, on est une famille qui est riche. Vous êtes la crème de la crème de la société. Alhamdoulilah, regardez, on a tellement de richesses, de biens. J'ai travaillé fort pour que pour le restant de ta vie, tu vas vivre tranquille, aisé. Alhamdoulilah. Un jour, son père, il est mort. Et il a hérité d'une grande fortune. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, tout de suite Il a commencé à brûler son argent, à dépenser à droite, à gauche, à droite, à gauche, à jeter de l'argent. On est riches, nous. jette, jette, jette, jette, jette, jette, jette. jette. Sa fille, un jour, il a commencé à recevoir des signes comme ça. Attention, il y a des gens qui lui disent, attention, mais un jour, on lui a dit, tu sais quoi, il reste plus, tu n'as plus d'argent, tu es un pauvre. Et là, il a été choqué. Pourquoi est-ce qu'il a été choqué À la place de revoir ce que lui, il a fait, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, mais mon père, c'était un menteur. Il n'a pas dit la vérité. Il a dit qu'on va vivre aisé pour le restant de notre vie. Qu'il a travaillé pour qu'on ait toute cette richesse. C'est à cause de ton père Est-ce que ton père t'a donné la mauvaise information Non, c'est à cause de toi. وَلِلَّهِ al الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ Vous comprenez Donc, encore une fois ici, l'islam, Allah Azza wa nous apprend que le plus qu'on le craint, le moins qu'on va craindre les gens, et le plus qu'on craint Allah Azza wa le plus qu'on Azza wa il va se charger de nos craintes de cette vie du bas monde, il va nous protéger, subhanahu wa ta. Il y avait une question Oui, allez-y. Nå. Nah. Satt <tryk> nah. Bonne question. Bien sûr, ça c'est un sujet complexe. Okay? Si vous voulez parler plus du côté analyse de la réalité, ça veut dire histoire moderne des musulmans, réalité des musulmans de nos jours, ainsi de suite. Ça c'est un sujet complexe, donc ça nous prendrait une, deux, trois halakats, séparées. rien à voir avec du salikin. Si vous parlez de ça plus, aspect humain, aspect de la foi, ok Là, il faut voir plus grand. Il faut voir le Qadar d'Allah Azawajal, la sagesse d'Allah Azawajal. C'est que Allah Azawajal a créé dans cet univers quoi Il a créé des cycles. Où est qu'il ayez mulu da'wilu c'est que toutes les nations de ce monde, qu'elles soient croyantes ou mécréantes, vont toutes passer par ces cycles-là, jusqu'à la fin des temps. Ok Ce cycle-là, c'est quoi C'est la force, c'est la faiblesse. C'est la force, c'est la faiblesse. Wa inna yawman 'inda Rabbi kā alfi sana'ti mimma. Tadudun pour nous, wa Pour nous, quelque chose qui dure très longtemps, parce que c'est 50 ans auprès de Azza wa Jalla, c'est c'est rien du tout. C'est un moment qui est très court. Et ça, ça fait partie de la hikma d'Allah Azza wa Jalla, de un pour nous rappeler que dans cette vie du bas monde, il y a pas de parfait, que c'est pas le paradis, c'est c'est l'au-delà. Même pour les croyants, il y a pas de parfait dans cette vie du bas monde. Comprenez que. Ça c'est de, un. de deux, Allah Azza wa Jall, il est le seul qui est le suprême et qui a toujours la puissance, comme il a dit le prophète sallallahu athim, Allah Azza ou comme "C'est il a décrété dans, par sa sagesse que toute chose qui monte, qu'est-ce qui va lui arriver Elle va descendre. Il n'y a rien qui reste toujours dans dans le pic. Et de ce fait, oui, le prophète sallallahu athim, grandeur de l'islam et Abu Bakr et Omar et Othman et Ali, après ça quelque temps ça a commencé à descendre, ça a repris un peu et Ibn et Abdelaziz, après ça quoi, l'histoire c'est des hauts et des bas, des hauts et des bas jusqu'à la fin des temps parce qu'Allah il a écrit comme on a mentionné que même pour le musulman, même pour les croyants même pour la ummah du prophète صلى الله عليه وسلم, la promesse et la vraie promesse et la vraie récompense c'est dans l'au-delà, c'est pas dans la dunya vous comprenez och när vi dör kommer dagen av de ögonblick. c'est annan punkt är att Allah Azza wa att göra oss göra oss göra oss göra oss Azza wa göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss göra oss Et dans les temps de la défaite et de la faiblesse. Imaginez si les musulmans toujours à travers l'histoire, ils étaient toujours puissants, ils vont toujours suivre la, la religion d'Allah, ils vont être puissants. Qu'est-ce qu qui va arriver ici C'est qu'il va y avoir une interprétation, une fausse interprétation qui est... Quoi Ok, très bien, donc peut-être on va penser qu'on est le peuple élu d'Allah Azza wa juste par notre race ou autre chose, c'est pas avec nos actions, très bien le test, ne serait plus pareil. le test ne serait plus pareil, très bien Donc ici ça va faire entrer beaucoup de munafiqin, ok Ça subhanallah, c'est un long sujet, ok La question du qadar d'Allah Azza wa dans, dans l'histoire Mais ça aussi c'est un point qui est important, c'est que, remarquez Allah Azza wa c'est comme si, je dis Wallahu ta'ala, on ne connaît pas toute la hikmah d'Allah on prend juste, on prend des points comme ça de repère, mais c'est comme si Allah Azza wa il envoie des temps de faiblesse et de défaite et ainsi de suite, pour faire, pour faire quoi Sortir, pour enlever tout celui qui n'est pas un sincère. Parce que si toujours l'islam, c'était toujours cette umma-là, c'est la puissance et la victoire et dès qu'elle fait un peu de mal, quelque chose, de, quelque chose lui arrive et tout de suite la oumma va revenir comme ça, qu'est-ce qui va arriver Il y a plein de mounafiqines et d'hypocrite le vrai iman ne va pas être différencié. Okay? Imaginez si les musulmans sont forts, sont puissants, tu travailles trois heures par jour et tu es millionnaire parce qu'il y a Il y a quoi Il y a le pétrole, le gaz dans les terres de l'islam et ainsi de suite. Et tu fais cinq salats par jour dans le masjid, tu as beaucoup de temps libre et il y a des jardins. Et, et c'est comme ça toujours, ok Tout le monde, tout le monde, 98% des, des gens vont vouloir, vont même, vont, vont se battre ok, vont, vont te dire s'il te plaît, permets-moi d'être musulman comme ça avec vous dans votre cadre c'est trop beau, il n'y a pas de différence ici entre celui qui est sincère, qui le fait vraiment pour Allah Azza wa Jal, et celui qui est quoi Mounafiq qui fait pour la, pour la demi-heure, donc nous toujours on dit c'est Allah Azza wa Jal qui a la hikmah, qu'il ne faut pas comment on dit, si tu portes ce souci là d'un point de vue plus, plutôt historique ou politique ou autre chose, stratégique que tu veux voir, c'est quoi l'état des musulmans pour que toi tu puisses apporter quelque chose et tu puisses faire du... Ça c'est un point. Mais que ça arrive jusqu'au bout, où ça devient un casse-tête casse pour toi et tu te dis mais pourquoi est-ce qu'Allah azzaoude... dès que ça arrive à ce niveau, qu'est-ce que tu dis Tu dis moi importe peu au fait, l'état des musulmans ou le statut de... Moi, Allah Azza wa m'a créé pour l'adorer, pour que je fasse le bien, et que le bien que je peux faire, l'apport que je peux faire, mes devoirs envers les musulmans, envers Allah Azza wa Jinn, toute autre créature d'Allah, je vais le faire. Après ça, chacun va entrer dans sa tombe et va répondre pour ses propres, pour ses propres œuvres. Et tu ne sais pas, aujourd'hui, tu es ici en train d'apprendre la science, l'ilm. Dans cette situation-là et ce matin, tu étais dans le salat et hier tu lisais le Coran et ainsi de suite. Malgré toutes ces difficultés, tu es patient, tu es endurant et il y a beaucoup de tentations et beaucoup d'épreuves et de dounia et ainsi de suite. Et tu sais pas la grande récompense qu'Allah Azawajal te donne avec ça. Et tu sais pas si Allah Azawajal il t'avait créé dans un autre temps qui était un temps de quoi de puissance des musulmans et ainsi de suite. Si tu aurais le, le même La même réaction. Ok, peut-être que tu tu serais parmi les gens qui vont être encore une fois des munafikins, des hypocrites parce qu'ils vont faire juste pour la dunya, ou tu serais pas parmi les gens qui seraient trop occupés par par la beauté de cette vie, par le succès, par le pouvoir et ainsi de suite. Donc, juste dit hamdulillah. Dans tous les cas, Allah Azza wa Jalla il te mette dans ce temps de l'histoire ou dans un autre temps. Allah Azza wa Jalla il sait qu'est-ce qui est. Bon, subhanahu wa ta'ala, et fais, comme on l'a dit, ne, ne pense pas trop à l'extérieur, à l'extérieur du cadre, ok Sauf si tu as encore une fois une certaine spécialité ou autre chose et que tu sais qu'avec des analyses des études, tu es un historien, je ne sais pas, tu es mufakir, comme on appelle ça, quelqu'un de penseur avec du rilm ainsi de suite, pour apporter du plus à la oumma sinon prends ça simple, dis Allah Azza wa il a une hikmah dans toutes choses, une sagesse, Très simple, les musulmans n'adhèrent pas pleinement à ce qu'Allah Azzawajal dit de faire. C'est normal qu'ils voient leurs conséquences. Moi, ce qui m'importe au début à la fin, je fais Amar bin Marouf, Nahia al-Munkar. Je propage la religion d'Allah Azzawajal. Je fais mes devoirs envers Allah et envers ses créatures. Mais après ça, ce qui m'importe, c'est mon sort à moi personnellement auprès d'Allah Azzawajal. Taïb. Revenons ici pour pouvoir conclure, Inch'Allah, parce qu'on aimerait ça finir ce soir. « Wa qala alayhi Qalilan, kathira, وما, alfuruš, il dit le prophète sallalahu alayhi wasallam si vous saviez ce que moi je sais si vous connaissiez ce que moi je connais et eh bien vous allez rire très peu et vous allez pleurer beaucoup de la peur de ce qui vous attendrait dans l'au-delà, de ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que vous n'allez même pas avoir des relations avec vos épouses. Et que vous serez dans les rues en train de faire dua et de demander à Allah azza wa de vous préserver et de vous pardonner. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu ce que nous on n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a vu l'enfer. Il a vu les anges d'Allah Azza wa Jal. Il a vu ce qu'il y a après la mort. Allah Azza wa lui a donné la possibilité d'écouter Aswatu al-Mu'adzabin d'écouter les, les sons et les cris des personnes qui sont punies dans leur temple. Tout ça, Allah Azza wa lui a donné. Le prophète, il a vu, il a entendu ce que nous, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. C'est parce que c'est un prophète d'Allah Azza wa Mais de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné cette cette pleine connaissance à nous. Parce que si Allah Azza wa Jal nous a donné cette pleine connaissance, accès à ce qui est plus que ce que nous avons accès, eh bien, on ne pourra pas avoir une vie humaine normale. On ne pourra pas avoir une vie humaine normale. Et comme il dit, salam, la dahik, vous allez rire très très peu. Et vous allez pleurer beaucoup de la peur et de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc là, ça nous montre à quel point est-ce que le prophète Azza wa Jal craint Allah Azza wa Jal, la peur d'Allah et que nous, on ne peut pas a atteint ce niveau de la peur que le prophète alayhi salatou wassalam il a alayhi salatou wassalam fa sahib al khawf ila al harab wal imsak wa sahib al ila al i'tisam bil ilm celui qui a la peur et eh bien il fuit Allah azza wa jalla vers Allah subhanahu wa ta'ala il fuit les mauvaises œuvres vers les bonnes œuvres celui qui a la crainte al khashyah encore plus et eh bien il fuit La punition d'Allah Azzawajal vers où Vers le ilm, vers le savoir, sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme on a mentionné, la crainte toujours vient avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça on l'a déjà mentionné. Alors, il dit après ça. à A chaque fois que la peur elle quitte un cœur, un cœur qui n'a pas peur d'Allah jal. Ce cœur-là, qu'est-ce qui va lui arriver va devenir corrompu. corrompu. Les musulmans qui disent « Moi, je n'ai pas à avoir peur d'Allah, la religion d'Allah, c'est aimer Allah. » Eh bien, regardez, dès que tu n'as plus peur d'Allah, ton cœur il est corrompu. Il n'y a pas d'Iman, il n'y a pas de vrai Iman. C'est un cœur qui est corrompu. Il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. Vous comprenez C'est un cœur qui est corrompu et que le rappel ne va plus lui être Utile. il y a pas de email sans crainte et sans peur d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a pas de foi ça c'est impossible Il dit si la peur s'établit dans le cœur si elle trouve refuge dans le cœur il y a un cœur qui accepte la peur d'Allah azza wa jalla qu'est-ce que cette peur là elle va faire eh bien elle va brûler les shahawaits, les mauvaises tentations. Et elle va enlever l'attachement à, la, à la dunya, à cette vie du, du bas Vous comprenez Il y a deux choses. Il n'y a, a, a pas une troisième option. Les êtres humains, il y a deux types d'êtres humains. Après ça, c'est une question de dose, de niveau. Mais il y a deux types d'êtres humains. Il y a ceux qui craignent Allah Azza wa et de ce fait, ils ont peur d'Allah et de l'akhira et ils ne sont pas attachés à la dunya. Et il y a ceux qui n'ont pas peur d'Allah qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais la peur c'est quoi qu'ils vont avoir à la place Ça va être la peur de perdre la demi la peur de mourir, la peur de faire face à Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce qu'ils ont peur qu'Allah subhanahu wa ils vont les juger autre chose, non, c'est parce qu'ils ont peur de perdre là la, la vie du bas monde. Ils sont tellement attachés à la vie du bas monde qu'ils vont toujours craindre la perte des avantages qu'ils pensent avoir dans cette vie du bamond ya dabillah azza wa jal qala dhunun un autre dhunun al-misri parmi les adorateurs connus dit annasu ala at-tariqi ma lam yazal anhum al il dit les gens vont toujours être sur sur le chemin sur le chemin d'allah azza wa jal tant qu'ils ne perdent pas la peur dès qu'ils perdent la peur d'allah azza wa jal ils vont être égarés du chemin Vous comprenez et ça c'est plus que vrai parce que celui qui ne craint pas l'azhdel celui qui craint l'azhdel même si il va faire pas les bonnes choses parfois mais s'il fait pas la bonne chose c'est pas un manque de de science de connaissance mais c'est avec une bonne intention et cette personne là c'est plus facile de La remettre vers le droit chemin, sauf si c'est un mot bien sûr, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui fait par simple ignorance, eh bien, le simple fait de lui apprendre, ça peut... Mais quelqu'un qui ne craint pas, Allah Azza wa qu'est-ce que tu vas faire avec une telle personne Qu'est-ce que tu peux faire avec une telle personne non, Non, tout à fait, tout à fait, comme on a mentionné dans Al-Tawbah, la culpabilité, celui qui se sent mal après avoir désobéi à Allah Azza wa Jal, que ça rentre dans la peur, ça rentre dans la peur d'Allah Azza wa Jal, <laughs> khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une autre question, euh, tout à l'heure tu, tu as parlé du fait que la langue arabe est miraculeuse de, de cette manière, est-ce que le fait de s'approfondir en, en termes de connaissances, l'indistique, Au de la langue arabe c'est un moyen de excellente question. Bon, l'importance ici de la langue arabe, si on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, de s'approfondir dans la langue arabe que ça ça aide à comprendre le livre d'Allah Azot. Ça avoir, aide à avoir plus de ilm, mais pas n'importe quelle langue arabe, pas l'approfondissement euh, la, c'est pas c'est pas l'étude approfondie illimitée de la grammaire, de « nahw » et de « sarf » et ainsi de suite. Okay? Ça, ça, ça, dépendamment, bien sûr, du niveau que la personne elle vise à avoir. Mais même pour un « alim », va, il va avoir un certain niveau qui va lui être suffisant. Sinon, après ça, ça va devenir excessif. Mais après ça, c'est l'étude de la langue arabe, de « al-Qur'an » et de as Sunnah quran et sunnah -Sunna, bien sûr, on ne va pas s'étaler dans ce domaine, parce que s'il y, y a des personnes qui ne sont pas arabophones, donc je ne vais pas trop compliquer la chose pour eux, s'ils ne peuvent pas mettre ça en pratique. Mais si quelqu'un veut s'approfondir vraiment en mettant la langue arabe dans le Coran et dans le Sunna, étudier les les livres qui sont, on peut dire ça, des dictionnaires des mots qui sont dans le Coran et dans le Sunna, comme les livres de l'garib, qu'on appelle ça l'garib, l'garib ou l'hadith, l'garib ou le Coran, -gari, les livres de tafsir, ainsi de suite. Que ça, ça met de l'emphase sur l'arabe. mais Un arabe qui est pratique dans le Coran et le Sunna, ça, après avoir, bien sûr, maîtrisé les les bases des des différentes andra science plutôt théorique de la langue arabe comme nära och särskilt beläget ensidigt. Allahu alem. Tja, och det är inte av sig självt men det är av sig självt för att han ska vara i stånd att göra något. Det är inte av sig självt utan att han ska vara i stånd att göra något. Est-ce qu'Allah, lorsqu'il nous demande d'avoir peur de lui, de craindre l'au-delà, d'avoir peur de l'akhirat, de la punition d'Allah, est-ce que ça c'est un moyen ou une fin Il nous dit que c'est un moyen et pas une fin. Ce n'est pas une ibada qui est voulue en tant que telle. C'est une ibada temporaire. وَلِهَادَا يَزُولُ بِزَوَالِ الْمَخُوفِ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُ Que cette ibadah cette station, cette nécessité de d'avoir peur dans l'azawaj, de le craindre, qu'elle disparaît avec la disparition de sa cause, de sa raison d'être, qui est quoi La punition de l'au-delà. C'est pour ça que l'azawaj, il dit que les gens de al du paradis la Ils n'ont pas à craindre, à avoir peur dans l'azawaj. wa Il n'y aura plus de peur dans le paradis, fil-jannah. Pourquoi Malgré que dans le paradis, il, les gens du paradis, les croyants vont toujours être des croyants, des mu'minines et des adorateurs, des d'Allah Azza wa Mais cette ibada là ne va plus exister. La Ibada d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal, pourquoi C'est parce qu'elle était voulue pour une raison particulière qui est quoi Qui est De nous éloigner de l'enfer à travers quoi La crainte d'Allah Azzauddin. Mais pourquoi? Taqwa. C'est parce que la, la peur, ça nous pousse à obéir à Allah Azzauddin. Ou bien à ne pas désobéir à Allah Azzauddin. Vous comprenez? Que l'être humain commence. L'être humain est une créature complexe. Si On parle ici de l'aspect psychologique de l'être humain. L'aspect moral de l'être humain. Al nafs, le l'âme de l'être humain. Et que l'être humain, il ne fonctionne pas avec une chose. Okay? Il y a plusieurs choses qui font fonctionner l'être humain, qui, qui le poussent à mettre en pratique des choses. Et parmi ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a? La peur. Ceux qui disent, je n'ai pas à avoir peur d'Allah, je l'aime et je l'adore. Tu... C'est contraire au Coran, c'est contraire à, contraire à Sunnah et c'est contraire aussi à la réalité de l'être humain. Ce n'est pas vrai. Tu es en train de mentir à toi-même. Même à l'extérieur de la religion, du cadre de dunya akhira ainsi de suite de عبادت d'allah azza il, il y a des millions d'accomplissements à travers ce monde d'accomplissements de travaux qui sont faits dans la vie de tous les jours de grands ou de petits accomplissements qui sont dus à quoi à la peur si c'était pas la peur la personne n'aurait jamais accompli ce qu'elle a accompli comprenez de il y a de grands accomplissements à travers l'histoire qui ont été dues à la peur. Il y a des gens que s'il n'a pas peur, eh bien, il ne va pas faire le travail qui est requis. Quelqu'un lui a fait peur et il a fait le... a fait ce qui était requis. Vous comprenez Dans le domaine de la science, dans le domaine de l'histoire, de la vie de tous les jours, parfois c'est la peur qui va motiver, qui va pousser la personne à, à l'action. Je vous donne un exemple. Euh... On dit aux gens, si les gens ils ils, ils, ils, ils sont mettant dans un lieu de travail et là ils entendent l'alarme d'un incendie. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont sortir. Est-ce que tout le monde va sortir? Mettons les premières trois minutes, est-ce que tout le monde va sortir? Non, il y a les peurs qui sortent tout de suite. Il y a ceux qui disent « Peut-être c'est une fausse alerte. » Il y a ceux qui disent « J'ai beaucoup de temps. » Il y a des gens qui disent « Je vais attendre ce que les autres vont faire après ça. » Et il y a des gens qui, aux premières secondes, déjà ils sont, déjà, ils sont à la porte. Okay, donc, mais on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui va sortir et ce n'est pas tout le monde qui va courir vers la porte. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui va donner le meilleur de son effort physique. Maintenant, remarquez la différence entre les deux. Qu'est-ce qui arrive si les gens n'écoutent même pas d'alarme ou autre chose les gens voient un feu à quelques mètres de... qu'est-ce que les gens vont faire hmm? il y a des gens qui vont faire la plus grande course de leur vie okay? qui disaient que moi je ne peux pas courir 10 mètres mais qui vont faire une grosse course qui vont sauter par-dessus des obstacles okay? qui vont sauter dans les airs qui vont pousser d'autres qui vont faire... pourquoi parce qu'il y a... qu'est-ce qui les motive ici c'est la peur Donc, la peur, elle pousse vers l'action. Dans certaines situations, sans peur, tu ne vas rien faire. Ok Alors que dans d'autres situations, ça va être un encouragement, ça va être la récompense. Mais dans certaines situations, les êtres humains ne fonctionnent pas avec la récompense, ne fonctionnent pas avec l'amour, ils fonctionnent avec la... la peur. C'est clair Remarquez combien... Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Combien d'êtres humains ne sortent ne vont pas sortir de leur lit le matin. Si on leur dit, « Vas-y, lève-toi, va travailler, va chercher un emploi, va faire du commerce, parce que potentiellement, tu pourrais devenir un millionnaire un jour. » Beaucoup de personnes ne sont pas motivées par cela. C'est clair J'aimerais bien ça, devenir un millionnaire un jour. Mais bon, peut-être ça va arriver, peut-être ça ne va pas arriver. De ce fait, je préfère rester dans mon lit et, et profiter de ma, de ma matinée. Je ne veux pas travailler. Il y a des gens qui sont comme ça. Maintenant, remarquez le contraire. Lève-toi, va travailler tout de suite, va faire du commerce, va... la même chose. Par contre, si ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une récompense possible, c'est quoi C'est une menace possible. Tu es tellement endetté qu'il se peut que on va te mettre dehors de ton appartement cette semaine. Tu es tellement endetté que tu commences à recevoir des lettres de menaces et des appels de compagnie de... Comment ils appellent ça Agence de recouvrement, autre chose. Qu'il se pourrait que tu reçoives un ordre d'aller voir un juge et, ou peut-être qu'on t'envoie quelqu'un pour saisir tes biens et ta voiture et... Comprenez Là, beaucoup de personnes qui ne, sont, qui ne sauteraient pas de leur lit pour devenir millionnaires, eh bien, ils vont sauter de leur lit de peur de, de perdre les acquis. Là, c'est une menace potentielle. Donc, parfois, c'est la peur qui fait bouger l'être humain, alors que la récompense ne le fait pas bouger, ne le fait pas bouger, que la récompense va dire « une autre fois, peut-être… Euh, » Taïm. والخوف يتعلق بالفعل والمحبه تتعلق بالذات والصفات ولهذا تتضاعف محبه المؤمنين لربهم اذا دخلوا دار النعيم le contraste ici entre l'amour et entre la peur on a peur d'Allah azza wa jall on doit avoir peur d'Allah azza wa jall et on aime Allah subhanahu wa ta'ala et on doit l'aimer mais remarquez la peur elle est due aux actions d'Allah azza wa jall l'amour est dû à notre connaissance d'Allah Azza wa à ses attributs ses noms il est qui subhanahu wa ta'ala comprenez encore une fois rappelez-vous ce qu'on a mentionné au tout début dans notre introduction c'était très important ce point on assume souvent que la peur ça veut dire de l'autre côté il y a quelque chose ou quelqu'un de mauvais c'est pas vrai okay? il y a quelqu quelque chose qui pourrait nous faire du mal sans que ce soit nécessairement quelque chose ou quelqu'un de de mauvais c'est clair Allah Azza wa pourquoi est-ce qu'on a peur de lui il se peut qu'il nous punisse subhanahu wa ta'ala Malgré qu'il est bon, subhanahu wa ta'ala. Il est al-Rahman, il est al-Rahim, il est al-Ghafour, al-Tayyib. Allah Azza wa Jalla, il est juste. Et de ce fait, on a peur de lui à cause de ses actions. Mais une fois qu'on sait que l'action ne va pas arriver, qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas te punir, subhanahu wa ta'ala, tu vas pas avoir peur d'Allah Azza wa Jalla, tu vas l'aimer, subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour pour Allah Azza wa Jalla, il est pour toujours. Parce qu'il est relié à qui Allah Azza wa Jalla il est. Par contre, la peur, elle est due à une action particulière et c'est pour ça il nous dit ici encore une fois dans le paradis fil janna il n'y a pas de peur d'allah azod. rien qui pousse la personne à avoir peur d'allah azod sachant que allah il a il a donné aux gens de al aux gens du paradis l'assurance éternelle qu'allah il est satisfait d'eux radi allah qu'allah ne va jamais être en colère contre eux après cela. Par contre, il nous dit, il dans le paradis, l'amour pour Allah Azawajel va non seulement exister, il va grandir encore plus. Que les croyants dans le ils aiment Allah Azawajel plus que les l'aimaient dans cette vie du bas monde, bien plus. Vous voyez ici la différence entre les deux? خوف المحمود الصادق ما حال بينه بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل فاذا تجاوز ذلك خيف منه الياس والقنوط remarquez que pour plusieurs de ces choses là de, de, de ces de ces ibadates surtout les qui sont des moyens comme ici la peur il y a une limite du raisonnable si ça dépasse cette limite ce n'est pas bien quelque chose de bien si ça dépasse la limite qu'est-ce qui arrive ce n'est pas bien ça devient contre productif Il dit al khauf la peur qui est bonne qu'Allah la aime c'est ce qui pousse la personne à faire le bien et à éviter le le mal si ça dépasse cette limite ça devient quoi yes un désespoir et al qunut et que la azawadil il n'aime pas ça subhanahu wa taala donc la peur dans la azawadil il doit doit rester dans le cadre du raisonnable c'est quoi C'est que le croyant il a peur de l'azawad, il craint l'azawad, tout en sachant que Allah subhanahu wa taala il est juste, il est adl. Subhanahu wa taala. C'est pas comme craindre, comme on dit, comme on l'explique aux enfants avec des mots très simples. C'est pas comme avoir peur des méchants, ok? Quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, on a peur de lui parce qu'il est mauvais. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, tu vas avoir peur de lui parce que son caractère, parmi ses attributs, c'est qu'il est mauvais donne pas d'importance à qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal que tu conduises de la bonne façon de la mauvaise façon il est mauvais Allah Azza wa il est bon il est miséricordieux subhanahu wa ta'ala il est juste et c'est pour cela que tant que tu fais le bien tu évites le mal plus que ça comme peur c'est injustifié surtout si ça atte le niveau de désespoir d'un qonot et que Allah azza wa jall il n'aime pas ça subhanahu wa ta'ala comme a dit al islam comme il dit 600 100 savants son cheikh euh, savant, lui ibn Taymiyyah il dit al khawf mahmoud ma hajazaka an maharimillah que la bonne la la peur qui est justifiée qui est bonne en fait, c'est ce qui te retient de désobéir à Allah. Ce qui t'empêche de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Quelques définitions techniques ici, comme on dit toujours avec l'auteur original, Al-Harawi. Comme on dit parfois, il donne un peu des définitions un peu complexes ou un peu artistiques. Donc, La peur, comment est-ce qu'il le définit C'est l'inkhilā'u. Ay an khuruj min sukun al-amn c'est le fait de sortir de l'état de sécurité d'assurance pourquoi parce que la personne bi parce que la personne elle a connu la nouvelle c'est quoi la nouvelle c'est ce qu'Allah Azza a préparé comme punition pour ceux qui lui désobéissent subhanahu wa ta'ala qala wa awwal al-khawf an khawf min an al Le début de la peur, c'est quoi C'est d'avoir peur de la punition dans Azzawajal. Et ça, c'est la peur qui est nécessaire pour que le iman, il soit valide de craindre la punition. Punition, ça veut dire la conséquence des mauvaises œuvres. Wa huwa eta waladumintasdiqil wa'idi wa dzikri al jina'ati wa al 'aqiba. Et que ça, c'est relié aux trois choses qui vont suivre, donc on va les citer de façon brève, ok, c'est pas de servir de connaître des choses comme ça par cœur, ok, ça c'est pas hadith du prophète, c'est autre chose, mais encore une fois ça nous aide à nous situer à comprendre des, des limites à nous mettre à la bonne place donc il dit ici que la crainte il y a toujours avant la crainte, qu'est-ce qu'il y a Choueur certains sentiments, ainsi que la connaissance donc il va avoir une connaissance pour avoir peur d'Allah il faut avoir un minimum de connaissance ça ça nous rappelle toujours c'est quoi les piliers de la foi les piliers de l'Iman c'est quoi Iman Billahi croyant en Allah Malaikatihi les anges les ses livres Kutubihi Rasulihi ses messagers Yom al-akhir, cinquième, c'est l'au-delà et le destin, le qadr. Taïb. Revenons au cinquième, on a six, mais revenons au cinquième. Crois en l'au-delà, Akhir. Celui qui ne croit pas en l'au-delà, est-ce que c'est un musulman Mou'min Non, bien sûr. Ok. Donc, ça c'est notre paradigme en tant que mu'minin, en tant que muslimine. Si quelqu'un me dit, moi je suis musulman, mais je ne crois pas en l'au-delà. Je ne crois pas en l'enfer au jour dernier et ainsi de suite. De un, je vais lui dire tu n'es pas musulman, c'est pas ça l'islam. De un, même si tu t'appelles musulman, tu n'es pas musulman, parce que c'est l'un des piliers. Et en plus de ça, je ne peux même pas avoir de discussion avec toi sur la religion. comprenez Je ne peux, je peux rien t'expliquer si tu ne, si tu n'adhères pas à ce, à ce pilier. Tu es dans un monde, je suis dans un autre. Celui qui ne croit pas en l'au-delà, il ne craint pas l'au-delà, il n'a pas d'espoir en une récompense, il n'y a pas de jour de jugement dernier pour lui. Qu'est-ce que tu vas lui expliquer de la religion Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. On peut, on peut, je peux rien t'expliquer. Je ne peux pas mettre les choses en perspective. J'ai beau t'expliquer des pratiques de l'islam, une certaine logique, le que tout va tomber à l'eau. Dans ta compréhension à toi. Parce que tu n'as pas les fondements, encore une fois, qui tiennent le reste de la religion dans l'Azaud. Donc c'est pour ça qu'il nous dit ici que que la peur, toujours, elle vient avec un sentiment. Celui qui n'a pas de sentiment. Celui, on a, on a enlevé son sentiment. Il n'a plus de sens. Cette personne-là ne va pas avoir peur. Ou celui qui n'a pas de science, qui ne connaît pas, qui ne croit pas qu'il y a l'enfer ou autre chose, qu'on ait rien sur l'au-delà, bien sûr que cette personne-là n'aura pas de peur d'Allah Azzawajal. وَلَهُمُ Donc ici, il nous dit qu'il y a deux dimensions à la peur. Qu'est-ce qui, qu qui amplifie la peur dans l'Azzawajal N'importe quelle peur, au fait. C'est deux choses. C'est de connaître la conséquence et la gravité de la conséquence. Remarquez, encore une fois, « il m'a mathalu al-A'la » Mais toujours juste pour illustrer la psychologie de l'être humain. On est qui en tant qu'être humain On fonctionne comment C'est clair Si la conséquence, si on va vous dire, la conséquence pour toute infraction sur la route, tout celui qui passe un feu rouge, tout celui qui euh, brûle un stop, vient en sens inverse, la seule conséquence, la seule conséquence, il n'y a pas de point d'inaptitude ni rien, la seule conséquence, c'est que le policier va t'arrêter. Il va te donner une infraction de 25 sous. Qu'est-ce qui va arriver à l'extérieur, ce soir Comment est-ce que les gens vont conduire Est-ce que les gens vont conduire de la même façon, ce soir, demain, la semaine prochaine, quand on va mettre cette nouvelle publique On va dire à partir ce soir, c'est la seule pour n'importe quelle infraction du Code Chemin d'Armonde. Le... L'anarchie totale. Pourquoi Parce que la conséquence ici à là, Changer et les gens ne perçoivent plus la conséquence comme étant assez importante. Il n'y a plus de peur, c'est clair. Fonctionne avec, avec, avec la peur. Ok. Et si tu veux rendre ça encore plus, encore moins, ça va plus être un policier qui va te donner l'infraction. Ça va être un petit enfant qui va, un écolier au fait, qui va te dire arrête-toi avec un sourire. va va te dire regarde, tu vas devoir payer 25 sous. Okay, ça va aller euh, vers un organisme de charité pour aider des orphelins. Khalas, les gens ne vont plus avoir peur, c'est clair. Et là, le, le comportement humain va complètement changer. Donc, notre peur est reliée à l'importance, à la gravité qu'on accorde à la conséquence de un. Et la deuxième chose, c'est quoi deuxième, euh, deuxième, ici, paramètre ou dimension, c'est le chemin qui mène vers 7 Conséquence. Donc la même chose ici, si je vous dis, celui qui stationne son auto à tel lieu particulier mettant une borne, comment on appelle ça les bornes... Euh, non, les bornes. Les fontaines fontaines, celles qui sont faites pour les pompiers sur, sur la route. Okay Mettons quelqu'un qui est nouveau dans la conduite, ainsi de suite, il ne sait pas que c'est interdit. Et lui, il, il craint vraiment, il ne veut pas avoir des, infr des infractions, il n'a pas, il, il pas d'argent, il dit moi je n'ai pas d'argent, je ne veux pas avoir des infractions et commencer à payer, on m'a dit que ça coûte cher des infractions, ainsi de suite. Il dit je veux stationner à la bonne place. Mais il ne sait pas que c'est interdit de stationner devant des des bornes. Est-ce qu'il va avoir peur de laisser son auto devant une borne Non, parce que là, il, il a peur de la conséquence, mais il ne voit pas le sérieux de l'action, que l'action, elle pousse vers cette conséquence, vous comprenez Donc, pour que la peur, elle soit présente et pour qu'elle soit forte, c'est que la personne, elle doit bien connaître la conséquence et reconnaître la gravité, le sérieux de cette conséquence de un, et de deux, connaître que cette action, elle mène certainement vers telle conséquence, vous comprenez Alors c'est comme ça celui qui n'a pas peur d'Allah Azza que sa peur est faible soit qu'il connaît pas vraiment la conséquence il n'a pas vraiment réalisé la gravité de la chose ou il ne réalise pas vraiment que ce qu'il est en train de faire c'est pour ça on a l'importance encore une fois de l'il de la science de le fiqh et de différencier entre qu'est-ce qui est macro et qu'est-ce qui est haram et le haram, il y a le haram il y a le haram il y a le haram qui est des péchés majeurs il y a ce qui est bid'a il y a ce qui est kofre OK donc mettons, mettant pour plusieurs personnes si tu vas dire telle chose tu sais prophète sallallahi il a dit de ne pas la faire Il va la faire quand même. Pour certaines personnes. Si tu dis tu sais le prophète sah il a dit tel tel c'est un péché majeur. Là tu vas enlever beaucoup de personnes qui hier lorsque tu as dit le prophète sah il a dit de ne pas la faire et il l'a fait quand même si demain tu dis il a dit le prophète sah c'est un péché majeur là tu as une bonne partie des personnes qui vont cesser de la faire. Là parmi les autres qui continuent à faire si le lendemain tu viens Bien sûr, on, on, on est en train de donner un exemple théorique. Okay? On ne joue pas comme ça avec les, Mais on, on dit ça en théorie. Le lendemain, tu, dis, tu viens et tu dis, tu sais que le prophète Sassou mi a dit que celui qui fait telle chose, ça c'est Kofour. Tu vas toujours être en enfer pour l'éternité. Dieu ne va pas lui pardonner. Là, tu vas avoir une grande masse de personnes qui vont aussi cesser. Vous comprenez Donc, connaître que cette action, vraiment, elle mène vers telle conséquence que ça, ça éloigne de la personne. وله متعلقا فإذا عرف وتقن إفضاء السبب إليه وفي مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف وجعله نصب عينه بحيث لا ينساه فإنه وإن كان عالما به لكنه لكن نسيانه وعدم مراقبته بين القلب وبين الخوف. Un autre element important ici la question du du rappel de la présence de cette chose là. Donc encore une fois l'être humain oublie. Donc konstatera la gravité de la conséquence, connaître ce qui mène vers cette conséquence, mais aussi en être conscient, en permanence. Parce que celui qui en est conscient, mais qu'il oublie, ce n'est pas présent. Au moment actuel, dans sa tête, il ne va pas faire la chose. Comprenez C'est clair si je, si je te dis, regardez, si je vais vous dire. Un homme qui traverse Un homme qui traverse et qu'il y a, il n'y a pas un homme qui traverse. Un homme qui est dans son auto, qui roule à petite vitesse, et qu'il voit de façon soudaine un grand camion s'avancer vers lui tout droit à très grande vitesse. Alors je viens de vous décrire une situation. C'est clair. J'ai vu un peu la réaction de tout le monde. Si on fait une autre expérience, on va dire fermer les yeux comme ça, on va prendre une personne par personne, ok On va dire ferme tes yeux. Imagine, c'est toi, c'est toi. On va te dire, imagine, tu es à l'intérieur de ton auto, tu, on va te donner la même situation. Après, on te dit, soudainement, il y a un camion qui s'avance vers toi à pleine vitesse. Là, il y a beaucoup de personnes que, juste en faisant l'exercice de fermer les yeux et de se mettre que c'est eux, il y a des personnes qui vont sursauter, juste par ça. Là si on va te mettre dans la situation, te mets dans une auto, tu roules, ça arrive à toi. Et soudainement il y a un camion qui arrive à très grande vitesse. Qu'est-ce qui va arriver ici Ta peur va être extrême à son top. Donc pourquoi ici c'est la question du, du rappel, istihbar, le degré de conscience que nous avons de la conséquence en temps en tant que tel. Il y a des choses qu'on connaît mais dont on n'est pas vraiment conscient. Donc c'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure l'exemple, il n'y a personne qui a sursauté. Okay? On sait ce que c'est dangereux s'il y a un camion qui arrive vers toi à grande vitesse. Mais là, vu qu'on n'est pas complètement dans la situation, on n'a pas très peur. Euh, mak khawf al makr fi jarayani al anfas al mustaghriqa fi al al mashuba bil halawa donc là c'est un peu plus un peu plus subtil il rentre un peu plus en profondeur il nous dit que parmi aussi la peur qui est justifiée et qui est bonne dans la religion d'Allah azza c'est de d'avoir peur du mal al makrufi fi jarayani al anfas al fi al en état pour simplifier ces mots ici tout en étant dans l'état de l'yaqada, l'état de l'éveil. Rappelez-vous au tout début de et du Saliki. Ça veut dire quelqu'un qui a un cœur qui est éveillé et qui est sur le droit chemin. Al-Mashouba Tibil Halawa qui est en train de faire le bien, il n'est pas dans le rafla, il n'est pas dans l'insouciance, qui est en train de faire le bien et qui apprécie pleinement ça, son expérience de l'Iman, halawatu iman la bonté de l'Iman. Mais il craint quoi exactement Il craint qu'il y ait un macro det um, mal som kommer. Malgrom det. Det att man har skratet lade huljaqadatu bila raflatin. Och stegra att en fursuhu, en fassuhu fihah. Istahla dälik. Fa inna hu laa ahla min alhudur i filhjakaada. Fa inna hu yambari an yakhafa al makrawa Que cette personne-là doit quand même craindre. Même si elle est sur le droit chemin. Même si est en train de faire le bien. Qu'elle est éveillée, elle doit quand même craindre que l'état change, que cet état-là change et que Allah Azza wa Jalla lui enlève cet état de iman et de foi, dont elle se réjouit à l'état au temps actuel et qu'elle ne doit jamais se sentir rassurée que ça c'est pour, pour l'éternité. Vous comprenez que l'Iman, comme il a dit le prophète dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit Alléluia. Faux que le iman la foi à l'intérieur du cœur qu'est-ce qui lui arrive c'est un hadith authentique elle se détériore tout comme pour des vêtements des vêtements avec l'usage et eh bien ça se détériore l'état se détériore c'est pour ça il dit allez sur la tombe celle alors demandez à Allah de renouveler votre iman parce que si le iman n'est pas renouvelé même si maintenant tu as le iman mais le iman pourrait être usé et disparaître avec le temps et partir, donc là même, le il même lorsqu'on l'a il nous dit ici qu'on doit, doit en prendre soin pour le préserver pour qu'il soit toujours présent et avoir peur de le perdre et de ce fait on va le protéger, n'importe qui qui a quelque chose de, quelque chose de quoi de précieux qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas dire ah, Alhamdoulilah j'ai quelque chose de précieux, les gens ils n'ont pas khalas, non il va il a toujours peur de la perdre demain, dans un mois c'est pour ça qu'à chaque jour il va Quoi, il va? mettre dans un coffre et le protéger, faire des révisions et toujours jeter l'œil ainsi de suite alors il dit ici ensemble il est en train de nous dire que le cœur qui était sur le droit chemin pourrait demain se retrouver dans le chemin de l'égarement finalement, dernier exemple très bel exemple que nous avons ici القلب في سيره الى الله عز وجل بمنزله الطائر ça c'est rappelez-vous de cet exemple là c'est un exemple qui doit être connu par cœur qui doit être présent dans votre tête ça ça doit être un exemple comme ça ça c'est un modèle comme les modèles qu'on enseigne à l'université à l'école autre chose les modèles d'étude d'analyse ça c'est un modèle à voir dans ta tête ça doit être marqué dans ta tête comprenez c'était c'est une très très bonne référence en il dit al qalbu fi sayrihi ila allah azza wa jalla bimanzilat at que le cœur dans son cheminement vers allah azza wa jalla c'est comme un oiseau c'est comme un oiseau alors l'essentiel de, ce, de cet oiseau là c'est quoi exactement fa al mahabbatu ra'suhu l'amour c'est sa tête l'amour d'allah azza wa jalla c'est la tête de cet oiseau là qui est ladoration ibadat allah azza wa la peur et l'espoir c'est quoi c'est les deux ailes alors qu'est-ce qui arrive si on perd l'un de, de ces trois l'une de ces trois composantes fa mata salima ra's wal janaahan fat-ta'ir coupe la tête et eh bien l'oiseau est mort S'il n'y a pas d'amour, si quelqu'un il adore l'Arzoudeh sans, sans amour, sans aimer l'Arzoudeh, il n'y a, a pas, il n'y a pas de iman, il n'y a pas d'adoration. Tu as beau faire salat, il n'y a, a, a pas d'âme à l'intérieur. C'est vrai ou non Quelqu'un qui, quelqu'un, on, on le voit avec beaucoup de personnes, qui mettent, il, il, il a hérité de l'Islam, il a hérité, mais il n'aime pas l'Islam, il n'a aucune conviction, il n'y a rien dans son cœur qui l'attire vers l'Islam. Il a hérité de l'islam par habitude. Son père, il était pieux, sa mère était pieuse. Il a grandi dans une famille qui est pieuse, mais il n'a aucun attachement émotionnel à l'islam. Tout ce qu'il fait, c'est de façon mécanique. Ok, ça c'est, ça c'est quoi Ça c'est comme un, ça c'est un théâtre. Ok, c'est comme on prend un masque comme ça et on le bouge. On prend, comment ils ça les marionnette au en fait. On bouge une marionnette. Il y, y a pas d'âme à l'intérieur. Il y a quelque chose qui qui la bouge de l'extérieur. C'est celui qui a hérité l'islam. Il y a quelqu'un qui le bouge, c'est son père, sa mère, sa famille ainsi de suite qui qui le bouge. C'est à cause de eux qu'il vient au masjid, c'est à cause de eux qu'il fait ramadan, c'est à cause de eux, c'est à cause de eux. Dès que ça va disparaître, très eh bien, ça va devenir une marionnette qui n'a pas qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'âme. Donc il y a pas de iman, il y a pas de foi, il y a pas d'islam sans amour dans la rasoolun. Ça c'est la chose la plus grave moins grave que ça, mais qui reste que c'est grave aussi, ça ne mène pas, ça ne mène, ça ne mène, en fait, ça ne mène nulle part. Il dit وَمَتَا فُقِدَ الْجَنَحَانِ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِكُلِّسَا اِدِنْ وَا كَاسِرٌ Et que, si on perd l'un, deux éléments, les deux ailes, en fait, la crainte et l'espoir en Allah Azza wa Jal. Crainte de la punition d'Allah et avoir espoir en Allah, récompense d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, c'est comme un oiseau qui a une aile, pas deux ailes et ça encore une fois, c'est pas balancé ça va pas continuer, ça va pas aller loin ça va pas aller, ça ne va pas aller loin et de ce fait on peut pas adorer Allah Azzawajan, sans le craindre ou sans avoir peur de lui ou d'un autre côté, sans avoir espoir et en sa miséricorde et en sa récompense et en son paradis et c'est ainsi de suite dans arrivera dans l'au-delà. la qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment bien balancer on va finir avec ce point Inch'Allah comment maintenant doser Ces trois éléments -là. Alors il dit c'est comme s'il dit ici, il y a deux opinions chez -salaf, chez les grands savants de l'islam les premières générations de l'islam. L'opinion de certains savants c'est que en état de santé l'état de santé c'est quoi L'état de richesse et de jeunesse et de force physique et ainsi de suite Là, la peur, elle doit être plus dosée que, que l'espoir. La peur d'Allah doit être plus dosée que l'espoir. Parce que la tentation, elle est plus grande. C'est clair. Et qu'au moment de sortir de cette vie du baman, au dernier instant de la vie de la personne, qu'est-ce qu'elle devrait privilégier plus L'espoir en Allah Azza wa Jalla, plus que la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, au dernier moment de sa vie, la personne elle est en général assez impuissante. Et même ses tentations vont être très faibles, voire presque, presque nulles, c'est clair. Donc de ce fait, c'est pour ça comme dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne d'entre vous ne devrait mourir à part en ayant confiance et en pensant du bien d'Allah Azza wa Jalla. C'est clair dans le hadith authentique du prophète. Donc, hadith Ali Abi Sulayman, donc ça c'est l'opinion, entre autres de Abu Sulaiman, Ad Darani et certains de As Salaf, qui disent que, en temps normal, la peur dans cette vie du Baman doit être plus dosée que l'espoir. C'est clair, parce que c'est ça ce qui pousse, comme on la mentionné, la partie majeure des êtres humains à, à l'action. C'est plus la peur que la récompense de personnes sont plus motivées par la récompense que par la peur. C'est clair. La partie majeure, ça s'est même prouvé en psychologie, que la partie majeure des êtres humains, ils ont plus peur de perdre des acquis qu'ils ont espoir en gagner de nouvelles chances. Perdre des chances, ça fait très très peur à la personne. C'est clair, ça fait très très peur à, à la personne. <rire> فالمحبه هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق d'autres ulama ils ont dit non la meilleure chose c'est la balance entre la peur et l'espoir avec plus de dosage plus de préférence pour l'amour d'Allah azza waj. C'est ça qui doit primer tout en ayant l'existence de quoi la peur est, et l'espoir. Pourquoi d'ici Un exemple intéressant dit « Al-mahabba al-marqab » Écoutez ça. « Al-mahabba » L'amour, c'est le véhicule. « Véhicule », ça veut dire le véhicule de, de transport. Dans leur temps, juste pour prendre l'exemple, au complet, le véhicule ici, ça serait un chameau. « Al-mahabba al-marqab » Tu te déplaces sur un chameau. Eh bien, pour te déplacer, tu as besoin du chameau. Le chameau, c'est l'amour. Ça, c'est le véhicule qui te déplace dans ton cheminement vers Allah Azzawajal. Arraja'u hadin Ecoutez bien cet exemple. L'espoir c'est quoi C'est al-hadif. Vous savez c'est quoi al-hadif Hadif, Hadif c'est un homme habituellement qui marche en avant de l'animal qui le fait bouger en faisant des chants et autres choses. Il va chanter pour l'animal. C'est clair. Et de ce fait l'animal va, va se trouver être vif, motivé. Hadin, Donc l'espoir... C'est avec la motivation des chants. C'est bien ça, des chants. C'est plutôt positif et agréable que désagréable. C'est clair. Al-Khaouf ou Saerq Al-Khaouf, la peur, c'est quoi C'est le Saerq. Saerq, c'est l'homme qui marche derrière l'animal avec un fouet et qui le frappe pour le faire bouger. Vous remarquez ici Donc l'animal, pour qu'il bouge parfois, qu'est-ce qu'ils font Parfois, ils vont lui chanter autre chose. Il va juste suivre. Et parfois, lorsqu'il ne veut pas écouter, que ça, ça ne fonctionne pas, il va lui donner des, des coups et là, il va avancer. C'est clair Donc, il nous dit, c'est les trois. Tu as besoin du véhicule en tant que tel pour avancer. Tu as besoin de Hadi pour encourager, pour motiver. Et lorsque ça ne fonctionne pas, tu as besoin aussi de quelque chose qui te fait peur par derrière pour qu'elle te pousse vers Lakhso et avant tout, ça, bien sûr, et après tout ça, Allah Azza wa Jall, Allah Subhana wa Ta'ala qui euh, nous aide subhanahu wa Ta'ala à parvenir à ce qui est bon pour Azza wa station de l'Ishfaq qui est très brève et qui est un peu avec la peur la même Est-ce que est-ce que le simple fait d'assister à la duma des serments et de suite est-ce que ça en tant que tel ça nous ramène la crainte la khachia sachant que la crainte c'est la connaissance avec un khauf avec la peur ça dépend on parle de quelle duma on parle ok si on parle euh, d'un serment du prophète wa, de sallallahu c'est certain mais si on parle des serments de nos jours qu'on a de nos jours malheureusement pour la grande majorité bien sûr que non ok on n'a pas ce niveau là Comment on le sait tous, on n'a pas ce niveau-là. Dans nos jours, on n'entend presque plus ce niveau-là spirituel et de ilm et de, de rappel sur Allah Azza wa qui est... C'est rare de trouver dans nos jours. Okay? Donc, moi, je dirais, en réponse générale, pour être pratique, c'est que non, il ne faut pas se contenter de la khutbah de Jumu'a ah, ainsi de suite. Okay? Ça, c'est pour nous garder en vie. La khutbah de Jumu'a, ah, c'est pour le minimum. C'est pour de, de vendredi à vendredi, juste pour nous, pour garder la personne en Envie, c'est tout, juste pour garder notre iman en vie. C'est clair, de nos jours, ce n'est pas suffisant. Il faut faire beaucoup plus que cela. Pourquoi Parce qu'il faut toujours voir la, ce qu'on a de l'autre côté. Contrebalance, c'est clair. Ce qu'on a de, no de l'autre côté, c'est quoi C'est qu'on est bombardé par des tonnes de shubuhat et de shahawat à chaque jour. Chaque jour, à chaque instant de notre vie, de nos jours. C'est clair La vie est devenue tellement complexe, tellement... Euh, comment est-ce qu'on peut dire ça tellement mêlé, tellement rempli. C'est que là, il n'y a, a personne qui échappe à ça de nos jours. Il n'y a personne qui échappe à des tonnes de missiles de Shabuhat ou bien de Shahawat, que tu le veuilles ou non. Des choses divertissantes. Okay? Prenez juste un exemple très simple. Donc le fameux téléphone, les gens, tout le monde parle aujourd'hui, Ceux qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas, ceux qui le conçoivent ou qui le consomment, mais tout le monde parle, comment est-ce que les êtres humains, on est tous collés à notre téléphone de nos jours, ainsi de suite, ok Mais ça, c'est devenu une nécessité de nos jours. C'est devenu presque, une, pas Baroura au sens de Sharia, mais presque, de nos jours, l'Internet et les moyens de communication, ainsi de suite, c'est devenu presque une, une nécessité. Parce que pour plusieurs moyens, de, pour plusieurs services de base, au fait, c'est lié à ça. Juste pour avoir accès à ton argent, pour quand te paye, pour quand on te dit c'est ton téléphone, pour quand on voit des messages importants, pour faire cela, tauroïche, pour regarder. Mais là, c'est tellement, tellement vif et tellement continu et tellement mêlé. Il y a des choses, des plus grandes et des plus grandes oeuvres, bonnes œuvres que tu peux faire, comme appeler ta mère à travers le téléphone et lui parler, et qu'elle t'appelle et elle te dit « j'ai besoin de toi, tu vas l'aider », ça c'est grande ta'as, comme euh, connaître ses quand l'horaire de salat et ainsi de suite, ça c'est grande ta'as, ta, a, ta, ta a. et que ça vient mêler avec quoi Avec les pires des choses que tu peux imaginer, ça vient tous. Et que c'est te, tellement, le flux est tellement grand qu'on n'a même pas la capacité en tant qu'être humain de prendre quoi les bonnes décisions de qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je ne lis pas. Comprenez C'est à chaque minute. Tu ne peux pas, prendre, pas faire une réflexion à chaque minute pour dire qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je ne vais pas lire. Donc, on vit avec ça malgré nous. Et ça, ça affecte notre Imen, ça affecte notre cœur. Et de ce fait, c'est impossible d'assumer que hey, je vais juste aller voir, écouter Salat du Moa le vendredi, une petite bas comme ça et mon Imen va monter vers le ciel. Ça ne va pas arriver. C'est clair À part euh, peut-être, euh, je sais pas, mon vraiment des exceptions. Il faut que ce soit le, le bon moment, le bon sujet, mille et un facteurs. Mais en temps normal, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est à peine suffisant pour garder notre iman en vie. Mais pour vraiment avoir la connaissance d'Allah, c'est que toujours chercher l'ilm, toujours apprendre la science, toujours, chaque jour, chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes, 20 minutes par jour, 10 minutes par jour, Vous comprenez Lire un hadith, deux hadiths du prophète, lire un peu de Qur'an, chercher à comprendre comprendre une nouvelle ayat dans le Coran. Le même le peu, ce peu-là, il va faire beaucoup de bien, beaucoup de baraka, Inch'Allah. C'est beaucoup plus important que quoi Le volume. Beaucoup plus important que d'aller, je ne sais pas moi, ailleurs dans le monde, étudier avec les plus grands savants pour trois ans et après ça revenir et dire je suis un savant et c'est fini, c'est maintenant je passe à une autre étape de ma vie. Non. Plus valorieux que ça, plus important, c'est si tu es capable de garder quoi Un rythme qui est constant, permanent, de façon Quotidienne, je m'en weird, ma petite partie de la journée, comment dire, ne serait-ce que 15 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, d'apprendre une nouvelle ayah, le tafsir d'une nouvelle ayah, un hadith par jour. Juste ça, je vais être surpris par l'effet que ça a sur ton iman, Inch'Allah Zaojian, et ta relation avec Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Une autre question Ça, ça me rappelle, bon, ça, ça me rappelle, j'ai entendu une voix un chère, cher que je connais lui-même, en fait, ici, il a dit quelque chose d'intéressant, de drôle et de triste en même temps, okay? c'est vraiment quelque chose de particulier au temps dans lequel on vit de nos jours, c'est vraiment particulier. Il dit, subhanallah, c'est vrai, vous allez remarquer. Il y a beaucoup de personnes de nos jours qui ont atteint, je ne sais pas moi, la soixantaine, peut-être même 70 ans. Il veut revivre son adolescence. Ok, il a soixante ans, il veut, il, veut, il veut vivre comme un adolescent. Comme un vrai adolescent. comprenez Comme un vrai adolescent. Ça, c'était quasi impossible avant. Mais encore une fois, de nos jours, à cause du fait qu'il y a tellement de divertissement, de... Quelque chose, Rayer Mesbourg. Unprecedented. Jamais arrivé avant. Dans l'histoire de l'humanité, qu'il y ait tellement de divertissement de disponibles, que c'est tellement facile, qu'il y a tellement de choix, que c'est tellement, vous comprenez, qu'il y a des gens qui ont atteint l'âge de 60 ans, 70 ans, mais disent, dans mon temps, moi, ça, ça n'existait pas. J'ai le goût de faire ça. Vous comprenez T'as un gars de 60 ans qui a peut-être des enfants et tout, et il pourrait passer des heures chaque semaine à jouer aux jeux vidéo. Voilà. Donc, oui et non. Ce que tu dis, c'est que c'est pas une question de conviction. Encore une fois, c'est une question ici de de humain. Et comme on dit toujours, il y a personne parmi nous qui est qui est quoi, qui est non vulnérable. Ok, on est tous vulnérables. c'est Allah Azza wa Jal qui nous protège. Après ça, les gens, tu as deux types de personnes. Tu as celui qui est ouvert, qui est ouvert au rappel. Allah Azza wa Jal dit Fadakir fa'in al-dikra tanfahu tu le fais avec la bonne intention, tu veux le bien pour ton frère, tu lui fais le rappel. Parce que demain, peut-être, c'est toi qui vas avoir besoin de, que quelqu'un te fasse un rappel. Tu vas être à sa place. Tu l'aides aujourd'hui, quelqu'un va t'aider demain. Et à celui qui est fermé, Mustaqbir, qui a fermé son esprit, Khalas, il est décidé pour la douleur, ainsi de suite. Ça, tu ne peux pas faire grand chose jusqu'à ce que, sauf si Allah Azza il décide de le guider, subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli shayyim qadir. Dernière question. Pas de question. طيب, on va s'arrêter uh, à ce niveau, InshaAllah. on se contente de cela. Taala A'la Astaghfiruka ilayk